flash, nous retrouvons Alexandre de Saint-Aignan. Les sites de Paris en ligne mise sur l'équipe de France de football les bleus seront largement favoris dimanche pour la finale de la Coupe du Monde face à la Croatie. Les hommes de Didier Deschamps sont enthousiastes mais prudents de peur de revivre le cauchemar de la finale perdue lors de l'Euro 2016. C'est le match de notre vie mais on est conscient que rien n'est joué a déclaré Blaise Matuidi ce matin. Pour suivre la finale France-Croatie dimanche 230 fan zone à travers toute la France dispositif de sécurité exceptionnel déployé par le ministère de l'Intérieur. Entre les festivités du 14 juillet demain et la finale du mondial de football. 110 000 policiers et gendarmes seront mobilisés ce week-end. Il y a les résultats du bac, mais pas seulement. Le brevet, également 87,1% des élèves de troisième ont reçu leur diplôme. C'est presque deux points de moins que l'an dernier. 22% de mention, très bien, et toujours des filles qui réussissent mieux que les garçons. Un point sur la route, Bison Futé a hissé le drapeau orange cet après-midi. Départ en vacances. C'est rouge en île de france Comment ça circule de Mathilde Bénézé eh bien, Les perturbations prennent de l'ampleur en Ile-de-France. On sens actuellement plus de 210 km d'embouteillage. à la sortie de Paris, la circulation est particulièrement ralentie sur la 6. Les voitures rouleront au pas jusqu'à la hauteur de Grigny. Patience également pour ceux qui empruntent la 10. Il vous faudra compter près de deux heures pour relier Orléans au péage de Châtellerault. Le trafic est également très dense sur la 7 en direction des côtes méditerranéennes. Attention, de sérieux ralentissements sont à prévoir à la hauteur de Montélimar et de Valence. N'hésitez donc pas à vous arrêter régulièrement. Radio-guidage signée Mathilde Bénézé pour RTL. Elle était poursuivie pour avoir aidé des migrants en situation irrégulière à la frontière. Franco-italienne Martine Landry, 73 ans, a finalement été relaxée par la justice. à Nice, le délit de solidarité a été censuré vendredi dernier par le Conseil constitutionnel au nom du principe de fraternité. Donald Trump en visite à Londres. La première ministre britannique Theresa May annonce un accord entre les états unis et le Royaume-Uni. Accord commercial qualifié d'ambitieux en vue de l'après-Brexit. Le président américain Avait lourdement critiqué la stratégie du gouvernement britannique hier, avant de rétro-pédaler aujourd'hui, s'en prenant aux médias et dénonçant des fake news. On retourne suivre la septième étape. RTL Tour de France 2018. 7 étape entre Fougères et Chartres 231 km, il reste environ une heure et demie de course sur Michel Rascol 88 km très exactement c'est l'étape la plus longue de ce Tour de France, peloton groupé car Johan Ofredo a été repris, l'homme de la première échappée de cette journée et justement il a été repris parce que le peloton s'est montré assez nerveux à un certain moment, il y a eu des, des bordures et il y a eu même des cassures dans ce peloton sur la moto RTL Olivia Leray Oui, nous, sommes, euh, nous venons de sortir de, de ma mère, kilomètre 144. Nous sommes désormais euh, dans l'ordre de longue ligne droite au milieu de, des exploitations agricoles. Et vous l'avez dit, euh, Jean-Michel, le peloton s'est scindé en deux parties. Une première partie avec le maillot jaune et le maillot vert à l'intérieur. Une partie qui avait décidé d'entamer la poursuite et de rattraper Johan Ostredo. Et juste derrière, à quelques secondes, il y avait une deuxième partie de peloton avec à, à l'intérieur, entre autres Lilian Calmejan ou encore euh, Marc Cavendish. La jonction est faite. Il reste quelques kilomètres avant d'atteindre l'heure et loire. Et le sprint intermédiaire. Un sprint intermédiaire au moment justement où les sprinteurs vont euh, peut-être prendre leur marque pour la grande arrivée tout à l'heure à Chartres. C'est une autre histoire. Le ciel est assez lourd, la chaleur est pesante. Il faut espérer que tout ça ne soit pas accompagné d'orages. Le Tour de France en direct toutes les demi-heures sur RTL avec Jean-Michel Rascol et Olivia Leray. La météo pour demain, du soleil mais aussi des orages de l'Auvergne jusqu'aux Alpes. Un ciel variable dans le sud-ouest avec quelques averses. Météo ensoleillé sur la moitié nord avec quand même quelques nuages et quelques ondées de la région parisienne à la frontière Belge, les températures pour demain après-midi il fera 23 degrés à Brest 27 à Biarritz et à Paris 28 degrés à Strasbourg, 30 à Marseille 31 à Toulouse et 32 à Lyon Mimosa. Besoin de financer un projet en agriculture ou en alimentation Avec Mimosa, c'est le grand public qui finance votre projet. Lancez-vous sur Mimosa.com Le quintet c'est à Cabourg ce soir 20h15. En attendant en attendant, on suit les arrivées sur l'hippodrome de La Teste de Buc, près d'Arcachon, avec vous Claude-Pierre Santy. L'arrivée de la quatrième course succès du 4 Redlec, 4 euros gagnant et 1,60 placé 2e le 3, solo malpiqué 1,80 3e le 6, remise à 2,20 4e place pour le 8, Kenartic. La cinquième course un pic 5, victoire du 3 Better 12 90 et 3,30. Deuxième, le 2, deux, Don't Tell Tiles, 1,80. Troisième, l'AS Hazard Shop, 1,90. Et pour le pique 5, on ajoute le 6, Al Mutawa, qui était à ta 26 contre 1, et le 10, Pelias 25 contre 1. Merci claude pierre santi Un point sur le tennis à Wimbledon. Première demi-finale actuellement entre l'américain John Isner et le sud-africain Kevin Anderson. Et c'est pour l'instant le Kevin Anderson, le sud-africain, qui mène 1 à 0, 1 7 à 0. Notez que la deuxième demi-finale, ce sera tout à l'heure, entre Nadal et Djokovic. Il est 16h et bientôt 5 minutes sur RTL. On écoute religieusement les grosses têtes de Laurent Ruquier avec Virginie dans le rôle de la mère supérieure. <rire> ça vous plaît ah hein Ça me plaît, ça me va d'ailleurs Virginie, il n'y a pas mieux comme prénom d'ailleurs. Merci Alexandre de Saint-Aignan tout à l'heure, euh, 17h. Vous m'avez vu là. Quand Laurent Ruquier et ses grosses têtes ne sont pas là, eh bien ils sont quand même là sur RTL avec les meilleurs moments de l'émission. Et d'ailleurs, tenez, on commence avec un Pedro Chaud. Ça y est, il se remet à draguer quelqu'un au premier rang. la, pas vu la dame que vous draguiez, Mais Écoute, elle a une coiffure, tu peux pas la louper, la coiffure. <rire> enfin, c'est une jeune fille, c'est une étudiante en communication. Il y a un groupe, là, 50 de 50 étudiants aujourd'hui. Vous n'ai quand même pas dragué une étudiante, mais mais non, mais non, que les mais Non, il faut que je drague quoi, une académicienne ah, Dans Et communiquer. étudiante, a... bien sûr, comme ça je peux la former. Et dans communiquer, il y a niqué quand même. Hein <rire> non, enfin Pierre, c'est des jeunes filles qui ont peut-être même pas si étudiante, vous avez 18 ans. Vous êtes majeure, mademoiselle. Qui a ah. déjà baisé Levez la main. <rire> Hey, mais si, si tu additionnes les 5 ça fait l'âge de Pierre. Des étudiants en communication en même temps c'est vrai que Pierre ah oui, et n'y vo voyons rien de sexuel vous pourriez leur apprendre, leur enseigner euh, l'art La d'être journaliste. Il y, y a un sondage rédicte. qui a été fait chez les étudiants dans oui. les écoles de communication on leur demandait est-ce que vous auriez envie de baiser avec Pierre Bénichou 97% de réponses c'était plus jamais. <rire> Elle eh est bien, une question pour Damien Colifrate, qui habite Misson dans les Landes. Et ce sera une question pour Jean-Jacques Perroni, puisqu'il oh s'agit oh là encore... C'est pas possible, si, ce sera Misson impossible. <rire> Il s'agit là encore d'une biographie, et, oh et je vais encore vous demander à qui est consacrée cette biographie, signée Monsieur Jean-Noël Castorio, qui publie ses 458 pages chez Paillot, et on apprend, on le savait déjà peut-être pour certains, on nous rappelle en tout cas dans sa biographie, que c'est elle qui fit reléguer et exiler le philosophe romain Sénèque jusqu'en Corse. Qui est cette femme qui fit exiler et reléguer le philosophe Sénèque en Corse Cléopâtre Cléopâtre, non Agrippine Non, c'est Agrippine. Agrippine, non. non plus Lucrèce Borgia Lucrèce Borgia, non Ah, mais ah. c'est l'époque de Sénèque, c'est les oui. Romains. Ah oui, c'est Donc c'est la vrai. femme d'un empereur, romain. la femme d'un la de Vespasien. Non, mais ah. bonne réponse. Bravo. De jean, -Jean, Bravo. jean, -Jean Péroni. Bravo. Ah. C'était ah la, la muse de Loulou Gasté. <rire> mais Saline Renault non oui. non non mais Saline oh. effectivement la femme de l'empereur Claude. Le non mais Péronie est absolument incroyable. incroyable. Elle est incroyable Péronie, c'est incroyable, incroyable. Je me demande s'il n'y a pas... Euh, ouais, s'il n'y a pas combine. Je, non. Non, oui. <rire> Il y a des antissages dans le Non, non, non. Non, Non, c'est vraiment des trucs. Je n'accuse personne. Mais je crois qu'il y a peut-être un petit billet qui donne de ah, temps en temps. Bon, enfin, écoute, d'abord, j'ai pas besoin d'argent. T'as pas besoin d'argent bon. Non, non, toujours. Pas, alors, si t'as pas besoin d'argent, rends-moi ce que tu me dois. <rire> pas besoin d'argent. Ensuite, Jean-Jacques Perroni n'en a pas. Et non. <rire> S'il y avait, ouais, si avait quelqu'un pour qui j'aurais un peu de compassion que j'aiderais de temps ouais. en temps à ouais, qui je refilerais une, oui. une, une bonne réponse, ouais. c'est vous Pierre, parce que je vois bien que vous êtes à la peine dans cette émission que que, que vous ne trouvez oh, C'est gentil, pour, pour une fois que j'allais emballer, voilà. <rire> vous ne <rire> trouvez ouais. jamais une réponse. Non, je pas une réponse. Jamais hein. un nom ne vous revient. Jamais un nom ne me revient. Ah, c'est pas comme le rôti de vous dit hier soir, ça sent ici. <rire> ben, vous, Hier et, soir, en hommage, j'ai la mange du navarin. C'est le même homme qui connaît la vie de Sénèque par cœur et qui dit c'est comme le navarrin, ça lui revient ça lui non mais vraiment cette âme humaine est d'une profondeur qui me, qui me qui me bouleverse et Comment oui. est-ce possible Change de pull-over tout de suite. <rire> Toi, rentre dans ta chambre. Messaline, c'était en tout cas une femme dont on une a une salope, une grande salope. Ah, on peut oh, dire non, non oui. une femme méchante. Alors, oh. mé méchante et surtout qui effectivement allait courir les bordels le soir. C'est devenu un nom commun et on dit exactement c'est oui, un, un ouais. nom propre et un nom commun bah, à la fois. Évidemment, euh, effectivement. Messaline. Messaline est aussi un nom euh, utilisé dans le langage courant pour désigner une femme on va dire, une femme légère. Une puteur. on va dire. pas. Une Vous ah. bon. quand elle est morte, alors, Messaline C'est oui. aussi dans le livre. Hein, empoisonnée. Alors, non, pas empoisonnée. Non, vous voyez Non, non. Là, je vous lis, je cite, oui. Hein, oui, les annales... Allez, de, allez. Les pêches AFP non, Oui, de l'époque, en quelque sorte, les annales de Tacite. Les annales. C'est euh, oui. ouais. ainsi que ces mémoires s'appellent. Les annales de Tacite. On annonça à Claude l'Empereur, tandis qu'il dînait, que Messaline était morte, sans préciser si c'était de sa propre main ou de celle d'un autre. Oh là là. Il ne le demanda pas Il réclama une coupe et poursuivit son repas comme d'habitude. C'est bien écrit tout ça quand même, vous ah vous oui. un peu eh oui, oui, C'était oui. une belle époque, hein Pierre on Vous oh, C'était une époque magnifique. Vous auriez aimé être empereur, je suis Mais il sûr. a connu oh, J'ai été empereur, <rire> Ah oui. pas longtemps, un an, comme ça. Mais c'est moi qui ai, fait ramener, qui ai eu l'idée que j'étais second empereur, et j'ai dit, amène le corps de Messaline à sa mère, ça lui fera plaisir. Et bien sûr, on a vu la mère pleurer, on était contents. Non, c'est une époque d'empereur. tu Messaline J'ai que, que l'empereur Claude surtout <rire> Vous voulez que je vous offre le livre sur Messaline Jean-Jacques Si vous voulez Je vous donne même les coordonnées Comme ça vous pourrez le commander et l'acheter vous-même ah Jean-Noël Castorio Messaline la putain impériale C'est ah, ah, même dans le titre hein, Messaline eh, la putain un peu impériale C'est chez Payot On une au restaurant oui, <rire> Les grosses têtes 16h-18h sur RTL. Tous les jours, en début de soirée, nous passons un coup de fil à l'équipe DirectEnergie. Tous fans de vélo avec Direct énergie premier fournisseur alternatif d'électricité et de gaz. RTL. Mardi, 9h du matin. Après avoir fait le plein dans une station service Total, Étienne, 32 ans, membre du club Total, arrive sur son lieu de travail, ouvre sa boîte mail et là, il se met à crier. De joie Et oui c'est écrit, il vient de gagner un an de carburant et non Vous aussi adhérez gratuitement au Club Total et tentez de gagner chaque semaine un an de carburant juste en faisant le plein. Dans les stations participantes, hors station access ou conditions sur total.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Avec Carrefour, tous avec les bleus pour la finale. C'est génial On est en finale Du coup, barbecue géant pour fêter ça. Et ça tombe bien chez Carrefour, pour deux barquettes de saucisses, brochettes ou merguez achetées, la troisième est gratuite. Résultat des courses, 100% avec les bleus, jusque dans l'assiette Jusqu'à demain dans vos hypermarchés Carrefour, pour deux barquettes de saucisses brochettes ou merguez achetées, la troisième est gratuite. Vos magasins Carrefour sont ouverts demain. Carrefour, partenaire officiel de l'équipe de France de football. La Détroit est remboursé. Modalité et liste des magasins ouvert demain sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Écoutez les grosses têtes de l'été sur RTL n'est pas qu'une question d'oreille, c'est aussi une question de main. RTL, les auditeurs face aux grosses têtes. Au téléphone Christelle, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Christelle, vous êtes dans le nord vous aussi Oui, tout à fait. À l'esquin, exactement, c'est bien ça À l'équin. L'équin, pardon, oh là là, oh là, oh là, dents, là. Désolé, l'équin, on ne prononce pas le S. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Christelle C'est une halope. <rire> Et elle s'appelle Critel. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Christelle Je travaille dans une société d'import-export. Parfait. Ah, c'est l'espionnage, quoi. Et grâce. <rire> au... C'est vrai que c'est toujours louche <rire> les gens qui disent. Ouais, oui, oui, la... Vendent du shit, soit vendent de la coke. Euh... <rire> tu sais jamais. Qu'est-ce que vous vendez en fait vous, Christelle Du transport. Du transport. National. Parfait. Ouais, ouais, et bien. vous allez peut-être partir grâce à RTL à Valoire galibier en Savoie, à condition bien sûr de répondre à la question qui vient. Prête, Christelle Prête. Actuellement à Paris au Palais Brognard, place de la Bourse. Attention, on lui laisse 10 secondes. Sont exposées des photos sur les grilles du Palais Brognard. Des photos de mains, essentiellement. Mais qui a photographié ces mains C'est Nikos Aliagas. Et c'est parfait, Christelle, vous partez Bravo en savoir. Des photos qu'il a prises avec son appareil numérique tirage argentique et il a immortalisé des tas de mains euh, magnifiques, euh, différentes et toutes ses mains sont exposées actuellement au Palais Brognard c'est ah oui. pas sa première expo d'ailleurs à Nikos euh... Non, non il y en avait une il n'y a pas longtemps, je ne sais plus où Alors moi mais je suis capable de... de juger qu Il y a les mains d'Harry, il fait du noir et blanc beaucoup Est-ce que là, Oui, je ne suis pas capable de juger si c'est une bonne ou une mauvaise photo Est-ce ah que ah bon dans toutes ces photos il y a la main de ma soeur Il y a les mains d'Harry en photo. Ah, Il y a vos mains, un réhabitant. Oui, il a pris mes mains, il m'a pris plusieurs fois en photo, c'est un excellent photographe. Il y a des mains magnifiques. Caroline bah, Diamant, bien, il a hein. photographié car évidemment en 16 9 ah. <rire> L'expo s'appelle l'épreuve du temps. Vous-même vous -même faites de bonnes photos, monsieur Perroni par exemple, vous êtes doué pour la photographie Je suis pas doué, non, j'aime bien <rire> faire des, euh, des des trucs quand, quand je vois quelque chose de, de marrant, un peu étrange. Par et exemple tout ça. Ah, ça devient intéressant ah, là. Une bouteille rare. Qu'est-ce que vous photographiez <rire> Un beau bon gelé bah, nouveau la, la, la, Non, la, la dernière photo que j'ai faite, c'est un, un mimosa entièrement gelé avec Des Sur ta bite ah, <rire> voilà. <rire> voilà, on essaye d'élever un peu le débat. Bah, oui, non, on a déjà, on a déjà un laurent Baffier, on va pas en avoir un deuxième. Euh, non, oh, moi c'était tentant des mimosas. Donc, oui, non, mais, mais c'est très, très joli, moi, les je mimosas jaunes. oui, oui, ça, oui. Alors. Et vous, monsieur, vous mon... fais beaucoup euh, J'ai pris en photo plein de fleurs dans mon jardin. Ah, vous faites les fleurs, le lac, ah ouais, j'ai que ça. Moi, je fais jamais de photos. Moi non plus, je fais jamais de photos. Ça ne m'intéresse pas. Mais moi non plus. C'est fou quand même. Jamais, je fais une photo. Je n'ai pas la culture des photos. Et c'est pour ça que je suis pas capable de juger les photo des autres, d'ailleurs, parce que je me dis, bon, bah peut-être que je suis capable de la... J'ai l'impression, voyez, par exemple, cette dame dont on voit les mains sur ses nattes, ça a l'air d'être une très jolie photo, mais je me dis, tiens, si je m'approche d'elle... Bah, je vais faire la même photo de ses mains sur ses nattes, mais peut-être que je me trompe. C'est un rapport avec la lumière, c'est un rapport le avec l'objectif, le cadre, ah, c'est un rapport cadre, avec oui, plein de choses. Chose mais c'est vrai, chose. Chose. Je, suis là, je suis complètement d'accord avec vous Laurent, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il faut être vraiment très très très pointu dans la photo pour pouvoir apprécier la photo. Ah, voilà. Au-delà du paysage, de la technique, il y a un moment très important, c'est quand savoir appuyer. C'est aussi important que, <rire> que la technique. Non mais c'est vrai, tu mets le, le, le, <rire> le sujet en condition, tu, tu, tu le vales. Moi je fais des beaux portraits parce que j'appuie au moment où la personne relâche. C'est oh, comme pour le clitoris en fait. <rire> <Ouais>. <rire> mais qu'est-ce qu'elles ont dans le sang Nous non, non, non, les non. hommes sommes choqués. Ah oh, oui, voilà. complètement. C'est incroyable. Quoi Depuis quand tu parles de clitoris Oh petit tu Depuis qu'elle a découvert qu'elle en avait un. <rire> Et, Et grâce à qui <rire> Grâce à, à Bibi. Et vous avez fait des photos Non, pas de votre clitoris, hein, Karine <rire> Marchand. Mais, euh, vous en faites, vous, des photos Que du noir et blanc. Non, moi, je fais que des photos de personnes que j'aime. Ah, c'est-à-dire ah, Vous m'avez jamais photographié, je vous remercie. <rire> <rire> C'est les souvenirs quand il y a un joli moment. Euh... Mais moi, j'ai l'impression qu'on les regarde jamais, qu'on si, prend des ouais, si, photos moi, et qu'on les regarde si, jamais. Si, si, mais... Non, mais bizarre, moi, par contre, hein. je suis complètement d'accord avec Laurent. Depuis, l'iPhone et depuis trop. Tout, on ne ouais. voit plus les photos on les prend et on ne les voit plus à l'époque on pouvait les tenir dans la main ouais. il y avait il y avait une réunion autour de photos en disant regardez mais là c'est fini les, albums, mais les albums. albums les albums mais aujourd'hui ah oui. c'est très rare qu'on puisse développer les photos qu'on prend avec en tout non. cas c'est un vrai débat en tout cas moi j'aime beaucoup les photos de famille quand il y a un décès on met une croix un. <rire> <rire> oh, bah, je crois que ce sera la chute <rire> <rire> en tout cas les photos de Nico sont exposées au palais Brony et elles vous permettent, chère Christelle, de partir, car vous êtes toujours là, Christelle Oui, bien sûr De partir à Valoir-Galibier <rire> Christelle, elle est là depuis le, le mois d'octobre <rire> Elle a fait, fait deux tournées de là, vous, vous faites de la photo, Christelle, vous-même prendre une douche. Oui, oui, oui, régulièrement. Et, okay, eh ben là, vous allez pouvoir en profiter de faire des jolies photos, là-bas, à Valoir-Galibier. Vous allez partir avec qui Mes filles, très certainement. Avec, ah non, c'est pour ah. deux personnes Peut-être je peux en garder une <rire> C'est un hébergement en studio pour deux forfaits remontés mécaniques, entrée à la patinoire. Bon. Quel euh... âge as vos filles 22 et 18. Et ah bah je peux faire perdre du face à la grande <rire> <rire> bah, vous allez partir ou avec une des deux ou vous allez laisser partir toutes les deux en Exactement. tout cas. Vous vous débrouillerez. Bravo Christelle. Jusqu'à 18h. Les grosses têtes sur RPL.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 Découvrez un ouvrage exceptionnel du Figaro sur les 10 affaires criminelles qui ont marqué la France. Affaires Doutroux, Guy Georges, Patrick Henry. Trois journalistes du Figaro se sont plongés dans ses archives et décryptent minutieusement ces affaires définitivement jugées ou à jamais irrésolues. Les 10 affaires criminelles qui ont marqué la France, disponible chez votre marchand de journaux. Alerte forte chaleur, tous à votre bouteille de saint -Yor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 à minuit, exclusivement pour les membres Amazon Prime. Pas encore membre Inscrivez-vous dès aujourd'hui. Amazon Prime est gratuit pour les nouveaux membres pendant 30 jours, puis 49 euros par an. Voir conditions sur Amazon.fr Samedi 14 juillet, PMU vous donne 10 millions de raisons de parier sur vous. À l'occasion de la journée du jus de monte, Grand Prix de Paris, cinquième étape des Epic Series, PMU met en jeu une super tire exceptionnelle de 10 millions d'euros sur le Quintet Plus.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 Mais quel week-end vous attend sur RTL à tel point que je ne sais même pas par où commencer Entre les nouveaux rendez-vous de l'été Qui s'installent Comme demain par exemple à 11h30 Essie, présenté par Christine Kelly Dessie pour refaire le monde Et surtout la vie de son invité L'ancien entraîneur d'Arsenal Arsène Wenger Et puis cette journée spéciale bleue Dimanche de 5h du matin jusqu'à 1h du matin Si c'est la victoire des bleus Avec de nombreux rendez-vous, des invités Et bien sûr, vous aurez la parole Pour vous exprimer sur cet événement qui réveille la France. Et ce qui fait la, ce qui fait rire la France, justement, en tout cas, une bonne partie, ce sont les grosses têtes de Laurent Ruquier et leur best-of cet été. Question pour Thierry Huchez, qui habite Aramon dans le Gard, dans la presse, ce matin. On peut lire cette phrase d'Antonio Banderas. J'ai beaucoup souffert pendant le tournage. Mais de quel tournage s'agit-il Zorro Zorro, non Est-ce que c'est un tournage avec Almodovar Du tout Est-ce que c'est un tournage quand lui a réalisé un film Non plus. Est-ce qu'il qu va faire ou qu'il s'est déjà fait Ça, c'est une bonne question, Marcella, Yacoub. Alors, de toute façon, puisqu'il a souffert pendant le tournage, oui. c'est que le film est déjà fait. Non, mais c'est déjà paru, je veux dire. Le, le film sort aujourd'hui. Dans American Sniper, il a joué quelque chose. Dans American Sniper, il a peut-être joué euh, le mec qui se fait tuer, euh, Saddam Hussein, ou une horreur comme ça. Pas du tout. Oh. Donc c'est même pas American Sniper Ah bah non, ça autrement je vous aurais dit un peu vous voyez. Vous un vous film contemporain ah oui. C'est un film contemporain Qu'est-ce que vous appelez un film un contemporain Un film d'aujourd'hui quoi Pas un film d'époque en costume Ah il est en costume, il est, est, est en costume, possible. il a même une barbe dans ce film Est-ce que c'est un film pour les enfants Oui monsieur Il fait le Père Noël Non Mais non, il joue dans Bob l'Éponge Il ouais, joue ça. dans Bob l'Éponge, bonne réponse de Caroline Diamant C'est pas féronique C'est pas Péroni qui joue dans Bob l'éponge. Mais je crois que c'était un dessin animé, donc j'ai pas, pas non, du il a, tout. Non, il y a. Alors là, si vous voulez, c'est en 3D. Il y a évidemment euh, la partie dessinée, c'est Bob l'éponge, mais il y a des vrais acteurs. Et, ah, et, comme dans Roger Rabbit. Oui, ou même plus loin. Euh, Souvenez-vous, Marie Poppins, hein, où il y avait à la fois des ah, dessins oui, animés et des personnages. Euh, ça se fait. De Le plus retour en plus de Bob l'éponge. F... <rire> mais non, c'est Pierre Bénichoux qui revient. Non, il il s'était épongé. fait tes besoins, mon chéri. <rire> 啊 On se que toutes ces réflexions sont hors antenne alors on était en train de parler d'Antonio Banderas euh, oui. Pierre c'est une promesse euh, qui joue un pirate dans Bob l'éponge ce qui paraît étonnant parce que c'est vrai qu'il a eu une grande carrière se retrouver ainsi pirate dans Bob l'éponge je suis pas sûr que ce soit ce qu'il y a de mieux dans, dans, dans son parcours cinématographique aussi c'est très chic de faire des films comme ça maintenant ah, ah oui c'est vrai ah oui. c'est souvent des cartons énormes au box-office c'est pas mal quand même ça fait un petit moment qu'il n'a pas eu un rôle important oui, bah, les deux spécialistes du cinéma, ils osent parler devant le scénariste de Turf, vraiment. <rire> Bob est cuisinier dans un restaurant qui s'appelle le Crabe Croustillant. Et il prépare les pâtés de crabe qui font les délices de toute la population lorsqu'un pirate, en chair et en os, lui, interprété par Antonio bonderas vient pour... Évidemment, chiper la fameuse recette du pâté de crabe, Jean-Pierre coff Je vois que le film commence à vous passionner. Alors, pour 4 oh, ouais, personnes. Je ah vais y aller dès cet après-midi. Ah, c'est un film que je louperai pas non plus. Ça, ça, ça. Hein? Le crabe croustillant, mais quelle connerie. Non, mais je c'est pour enfants Et alors C'est pas parce que c'est les enfants qu'il faut les rendre encore ça, plus c'est vrai, il a raison. Je m'étonne pas que vous ayez des enfants si cons. <rire> ça <rire> serait un miracle que vos enfants soient intelligents. J'ai miracle. Pas quand tu es gris comme ça. <rire> Je m'écris parce qu'on n'en a jamais eu d'enfant C'est ta faute T'avais qu'à te faire opérer <rire> Mais ils sont fous, ces deux-là Caroline, faites quelque chose C'est marrant, parce qu'on se connaît depuis 40 ans, on n'a jamais fait une fois ce numéro-là Jamais, jamais, jamais Et là, Et là, là tout coup, 40 ans. ça a explosé, puis voilà Il n'y a plus de barrière, il n'y a plus rien oh. Ils sont assortis, en plus C'est-à-dire Regardez, ils sont tous les deux en bleu marine, une C'est un très beau couple. Est de, de, très de, bon de quoi très De, très de quoi De quoi le tif qui est passif <rire> De quoi le sebel Mais se... les deux sont passifs. Ça ah oui. pas oui. se voit tout de suite. Ne ah tombez pas de notre sexualité, <rire> ma petite fille. Non, Marcel, quel conseil vous leur donner à Jean-Pierre et à Pierre pour qu'ils vivent de façon épanouie leur nouvel idylle Vous qui quand même connaissez les choses. Ya, tu connais, tu connais, parce qu'il paraît que ce qu'ils ont eu T'es imbattable. <rire> Alors, Déjà du Viagra, beaucoup de Viagra. <rire> Ça, oui, mais euh, peut-être il faut faire appel à un tiers. Hein. Un féminin Non, masculin. Troisième homme un... Non, un animal. <rire> mais il n'y euh... en a pas un qui voudra. Ouais, je... <rire> Tiens, à ton laveur Mais c'est une sale Quand tu An sortiras de notre chambre Quand il sortira de notre chambre, il dira ce que j'ai fait, aucune bête ne l'aurait fait. Je veux bien, mais là ça dépasse les limites. <rire> <rire> c'est peut-être les grosses têtes, d'accord, mais oui, oui, un âne oui. quand même <rire> <rire> hey. Je m'attends, t'as Laurent Ruquier, sur RTL. Il suffit de 6 numéros. Vendredi 13, super loto exceptionnel de 13 millions d'euros minimum. Et 50 gagnants à 20 000 euros tirés au sort. voire règlement. FDJ, jouer avec Excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Intermarché vous propose d'écouter le prix du jour. Le prix du jour saignant. Le prix du jour à point.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 Avec RTL Solde incroyable chez But Avec ce week-end seulement Moins 10% supplémentaire sur une sélection de produits déjà soldés Oh là là, je vais encore faire des folies moi Moins 10% supplémentaires sur une sélection de produits déjà soldés Voir produits concernés en magasin et sur but.fr. Sir Edwards, Sir of Scotland La légende raconte que Sir Edwards aurait été un Écossais authentique et généreux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 Sur RTL, la suite des grosses têtes de l'été de Laurent Ruquier. Une question pour Monsieur Lancelot Boulet, qui habite Rouen. Dans quel cas touche-t-on un ardillon C'est-à-dire qu'il s'appelle Lancelot de son prénom Oui, Lancelot de son prénom. Eh c'est le frère de Stevie ah, non, Je me... sais ce que c'est qu'un ardillon. C'est la petite pointe de la ceinture, pour le mettre dans le trou. Excellente réponse de Chantal là-dessous Elle n'aurait pas trouvé Bachloo, hein. Ça. Je le sais. Ah, si, tout ce qu'il va te te mettre. Tout le monde ça en français. C'est la petite pointe de métal qui ferme le, la boucle d'une ceinture, voilà, tout simplement. Alors, ça prouve que vous en avez touché beaucoup des ardillons, Chantal. J'en ai ouvert pas mal. Mais <rire> comment vous savez ça alors que ça s'appelle un ardillon bah, je, je, Tout le monde le sait, non Personne. Non, oh, je le sais. Non, pas. je vais faire comme ben, Madame Bachelot, je vais dire, c'est tout simple. Tout le monde sait ce que c'est qu'un ardillon, même Jarry en avait. <rire> Moi, j'aurais dit que c'était un, un acteur du X qui débute. Oh. Oui, alors, ah, ah ouais, c'est pas mal. Ah oui, c'est joli. Ah, oui, bon, oui, ça le, non, non, ça c'est le dardillon. <rire> Monsieur Kersou, réveillez ouais. pas, il dort. <rire> y a... non, mais, il <rire> son courrier, là. C'est le patron de RTL qui m'a dit, dès que vous, vous apercevez qu'il somnol, vous lui adressez la parole au prix où on le paye. Il doit quand même dire ah, une phrase oui, à oui, peu près toutes les trois minutes. Donc, <rire> Bonjour. <rire> On est pédard pour trois minutes. Ils veulent me faire fonctionner comme un coucou. Je peux vous donner l'heure tous les quarts d'heure si vous voulez. Ben non mais vous êtes un homme qui avait, j'imagine, donné des coups de ceinture. Sur non le... pour moi un Ardion c'est pas ça, c'est la, la le point supplémentaire qui est à l'inverse de la courbe d'un hameçon. Ça va, bonne journée. Ah ben c'est vrai que ça ressemble mais un même ça rappelle un ardillon. Ben oui mais c'est la même chose. Okay. Ah oui c'est ce qui... Et Déjà, En fait vrai, tu me menaces toujours de me ruiner parce que je suis pas en train de bavarder. C'est la Saint-Pielette aujourd'hui il y a de la bonne femme achetée. <rire> <rire> J'ai pas besoin de parler, fous-moi la paix Putain, Ne faites bien, pas preuve de misog... il y C'est Papie Gigno qui dit des trucs néo drôles tous les cinq minutes. <rire> ça me rappelle la maison de retraite dans laquelle je suis pas encore allé tu vois bien. <rire> c'est pas faire Gérard Non, non mais il m'emmerde gros. gros le gros tu t'es vu vous avez raison Gérard Olivier il exagère vous n'êtes pas gros Gérard en plus il, il... il a énormément maigri et plus il vieillit plus pas. il est beau je l'ai confondu avec Elie Semoun tout à l'heure suis... quand il <rire> est arrivé <rire> je suis fait circoncière c'est <rire> ah, pour ça que tu as perdu oh, oh, du, du je, poids j'examine pas toutes les buts de ceux qui arrivent dans l'émission vous oh, oh, oh, oh, vous oh, oh, oh, quelques-unes quand même la vôtre madame Bachelot <rire> je vous raconterai bien une histoire, mais elle n'est pas... Oh bah si, ah bah si, allez-y. Ah bah si, il y a bien un endroit, endroit c'est celui-là. Ah, franchement, c'est une. C'est su... pas sur LCI que vous allez la raconter. Oui, c'est une superbe blonde avec une magnifique poitrine qui arrive devant son médecin et qui lui dit « Écoutez docteur, je suis très ennuyée, j'ai du poil entre les seins. » Le médecin lui demande d'ouvrir son chemisier. Effectivement, elle est quand même assez velue et... Il lui dit « Mais ça va jusqu'où ?» Elle lui dit « jusqu'au couilles, docteur <rire> !» ah. Tour de France 2018 Allez, on fait un petit point sur cette 7 étape 70 km de Chartres, Jean-Michel Rascol Oui, 69 même désormais avec un ah. peloton qui roule derrière un homme échappé Laurent Pichon désormais, seul en tête avec 2 minutes d'avance sur le peloton Laurent Pichon, 31 ans de l'équipe Fortuneo donc, qui fait la course en tête avec difficulté parce que la route est très large et les sprinters se placeront tout à l'heure pour accélérer le train et le train du Tour de France aura très probablement toutes les chances de revenir sur l'homme échappé. Situation de course 69 km, un homme en tête, Laurent Pichon le peloton qui est derrière à 2 minutes. Prochain point tout à l'heure à 17h dans le Flash Les grosses têtes sur RTL. Juste avant l'arrivée de l'étape du Tour de France, retrouver le cycliste le plus combatif du jour avec le prix Antargas de la combativité RTL. Découvrez un ouvrage exceptionnel du Figaro sur les dix affaires criminelles qui ont marqué la France. Affaire Doutreau, Guy Georges, Patrick Henry. Trois journalistes du Figaro se sont plongés dans ses archives et décryptent minutieusement ses affaires définitivement jugées ou à jamais irrésolues. Les dix affaires criminelles qui ont marqué la France. Disponible chez votre marchand de journaux.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 Vous en conviendrez, Laurent Ruquier est un révélateur de talent et dans les grosses têtes, un sociétaire a pris son envol grâce à l'émission de RTL. C'est devenu une star en deux mois. À vous trouver Ah mais ouais, les gens me parlent de jean filles et tout Ah vous trouvez ah que c'est devenu une star que... Ah oui, depuis qu'il fait bah, des grosses têtes et tout dû, <rire> ah non, mais est... Ah, On est d'accord, le mec n'a <rire> pas décollé Le mec est en haut Ça non? tombe oh. bien avec Karine le Marchand, on a la boîte noire <rire> <rire> On ne trouvera pas Jean-Philippe dedans <rire> Ah non On oh me dit, t'as des jolies, Karine, le marchand. Faites, ah faites dit... pas le dégoûter non plus. Ah J'ai jamais dit le contraire. Et si je devais rentrer dans le droit chemin, c'est elle que je solliciterai en premier. <rire> et moi, si je devais dévier de chemin, c'est elle que je solliciterai ah, bon? en premier aussi. Ah, c'est vrai En plus, bah, jean Fils, tu verras, c'est fléché. Il <rire> y a encore la trace des crampons. Oh Il reste la lucarne. Vous allez bien, professeur Rollin Eh ben oui, merci. Oui. Euh... Non parce que je vous sors dans votre petit quoi là. Toujours un peu lui, est discret. Ah, ah oui, est discret. Vous le trouvez discret oui. Non, je, là, à l'instant, j'étais en train de jouer le rôle que jouait autrefois Fabrice. Vous vous souvenez, l'animateur Fabrice. Oui, oui. Et donc dès qu'il disait quelque chose d'un peu pointu, oh, oh. Et là quand vous avez dit la boîte noire, j'ai fait. Oh. <rire> donc, ce que, que, que la France profonde sente qu'il y a une place pour l'indignation. <rire> C'est de quoi cette bouteille de jus vert que vous avez devant vous, Karine Marchand Ces analyses Non <rire> mais ah, mais Ça s'appelle du recyclage de gastro, là Pas ah. du tout C'est du jus de pomme, ananas, céleri, branches, concombres. Hier soir, j'ai dîné avec Stéphane Plaza, et ah, une... qui m'a fait boire ah. et manger. Ah. Et donc, quand c'est comme ça, quand j'abuse un jour, le lendemain, pour garder ma silhouette, je fais des jus de légumes et de fruits toute la journée. Je suis en pénitence. As ce un tonneau de... pour Caroline ça te... <rire> ça te draine. Une question, il est temps de démarrer par une question. Pour Christine, une citation. Non, pardon Laurent, vous m'avez pas demandé si j'allais bien. <rire> bon, il est temps de passer à une première allez. citation, vous allez, serez Si vous me l'aviez et... demandé, je vous aurais dit oui, ça va bien. <rire> il est temps de passer à une première citation. Vous allez bien Moi, aussi Laurent si ça va bien. Oui, merci. <rire> Oh, bon, ouais. écoutez, Jean-Jean Péroni... Il a un beau pull bleu, regarde, c'est vraiment bien, oh, ouais. Ça, c'est un bleu, je te veux, là, c'est bon. <rire> je peux placer ma non, première non, citation non. non, je veux savoir si vous, vous allez bien. Très bien. Alors, écoutez, il n'y a pas plus ouais. heureux que moi de vous voilà. retrouver, d'abord, être ici, entre amis, <rire> en sachant, en plus, que j'ai préparé des questions très difficiles. Et, <rire> et le euh, fait de penser... Changer. Et que je vais vous faire passer pour des cons pendant deux heures. <rire> Ça me rend joyeux. Voici la première citation pour Christine Reinbold, qui habite Ostwald, c'est dans Le Barin, qui a dit... Chien qui aboie ne mord pas dit le proverbe. Moi je veux bien le croire mais le chien lui est-ce qu'il le sait <rire> Michel Drucker. Non, ah, c'est vivant C'est vivant. Français Français. C'est un humoriste. Un humoriste. Tim Sit. Tim Sit non, L'égaré Pierre Légaré, non. Est-il français Ah, il oui. est français, oui, oui. Chien qui aboie, ne mord pas, dit le proverbe. Moi, je veux bien le croire, ce proverbe. Mais le chien, lui, est-ce qu'il le sait C'est -ce que... un chien d'aveugle, c'est Gilbert Montagné. <rire> est-ce que enfin... c'est un, un jeune humoriste C'est-à-dire qu'il travaille depuis moins de dix ans. Ah non, non, il est né en 36, donc vous voyez, pas ah, tout oui. à fait... Popec Pardon Popec C'est Popec <rire> Belle réponse de Caroline Diamant. Faut que j'explique, François Renard. Popec, c'est un peu le, le Sacha, Sacha Guitry d'Isabelle merde pour Caroline Diamant. Une autre citation pour Thibault Josan, qui habite l'Oison dans la Meuse, qui a dit « Si Dieu existe, c'est son problème ». J'aime bien. C'est français C'est français. Ce pas où dit il sera flatté. Il c est, est un, vivant Il est, est vivant. Ferrari Ferrari, non. un jeune Jeune, non, non. Il est non. né en, en 44. Alors. Est-ce que euh... c'est quelqu'un qui écrit des scénarios Non, du tout. Chansonnier Chansonnier, non. – Acteur. – Acteur, non. Oh, il a joué dans un ou deux films de Jean-Yann pour lui faire plaisir, mais rien de plus. Si ah, Dieu existe, c'est son problème. – il fait d'autres choses. – Oh oui. – C'est Olivier de Kersosan. – Et c'est Olivier de ah. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Les Grosses Têtes Laurent Requier. sur RTL Dans un instant, nous aurons au téléphone Étienne Kern qui, avec Anne Bocquel signe aux éditions Payot un livre qui s'appelle « Les plus jolies fautes de français de nos grands écrivains ». Et oui, parce que même les grands écrivains font des fautes de français dans leurs œuvres. Et j'ai par exemple là, sous les yeux, c'est un extrait du livre, et après on interrogera évidemment Étienne Kern sur d'autres exemples, j'ai là une faute à propos du passé simple, du verbe distraire. Tiens d'ailleurs, vous conjuguez comment vous le verbe distraire au passé simple, Philippe j'ai été distrait ah non. <rire> ah non, non non. C'est quoi c'est je distrayais Non, c'est pas si c'est pas si simple que ça de passer ce cas de j'ai distrayé Non, j'ai distrayé AI. Et bravo, bah je oui. je distrayais AI. Exactement Florian Gazan. Alors que de nombreux écrivains au 18e siècle ont écrit déjà Ils ce qui, évidemment, n'est pas bon, sauf si on est militaire. mais <rire> qu'on est deux fois cinq. Voilà. Mais, évidemment, eh distrayer, ça ne marche pas. Mais il y a un autre grand écrivain qui, dans les petits chevaux de Tarquinia, a écrit cette phrase, « Une fois les poissons ramenés dans la barque, il s'en distraya », ce qui, évidemment, ne marche pas non plus. Quel grand écrivain Je vous ai donné le nom de l'œuvre, ouais, les ouais. petits chevaux de Tarquinia, a donc fait cette faute de Français. Une fois les poissons ramenés dans la barque, il s'en distrait, C'est un Non, et on ne comprend pas, pas, pas non plus ce qu'il veut dire. C'est un ah, il les mangea quoi, il les... Une fois il les, les, les mange, sont ramenés pardon. dans la barque, pardon Il un... les mangea. ça veut dire. C'est Ça, moteur du Il les a valus. Il s'en amusait. Il les, <rire> <s 'en> <rire> <rire> les péchou. Pécho. <rire> C'est le même écrivain, d'ailleurs, euh, qui a fait euh, une autre euh, faute, mais alors, dans un livre plus célèbre, là je ne vous en donnerai pas le titre, parce que ce serait trop facile, euh, et là, Je peux vous donner. J'ai mis un petit temps, d'ailleurs, avant de trouver la faute, moi. C'est en son absence que la mère a acheté la concession. Terrible aventure, mais pour nous, les enfants qui restaient moins terrible que n'aurait été la présence de l'assassin des enfants de la nuit, la nuit du chasseur. <rire> et, et, oh là là. Et, et alors, là, la faute, c'est mais pour nous les enfants qui restions et Évidemment. non pas pour ah nous oui. les enfants qui restaient oui, ah oui. ah mais il est con votre écrivain ah, <rire> ah ben non mais c'est vrai que ça arrive parfois de conjuguer le verbe avec les enfants mmh. alors que c'est eh avec oui. nous les eh enfants qu'il faut le mmh. mmh. conjuguer c'est donc nous restions et non pas restaient. donc deux fautes pour le même auteur il y en a peut-être même plus hein, dans l'ouvrage alors on n'a pas dit si c'était 19 e ou 20 e ah c'est 20 e il est, est français 20e. ou c'est une traduction ah non non c'est un écrivain français monsieur c'est pas Jean-Paul Sartre ce n'est pas Jean-Paul Sartre style. Ah, André, Gide. André Gide. André Gide. Non. Je crois que Proust était très mauvais. En Ce n'est pas, pas C'est un dramaturge ou un, un romancier. Dramaturge aussi. Romancière et dramaturge. Romancière. Yoursenard. Non. Sagan Non. Loana. De Beauvoir. Non. Colette. Colette. Non. Était à l'Académie française. Non. Girouge. Girouge. Duras. Marguerite Duras. Bonne réponse de Florian Gazon. Bonjour, Étienne Kern. Bonjour. Elle en a fait d'autres, des fautes de ce genre, Marguerite Duras Parce que a deux dans oui, le même non, livre, c'est déjà beaucoup. Oui, elle en fait beaucoup d'autres, mais il ne faut pas être trop sévère avec elle. Je suis convaincu que dans le cas de Les Enfants qui restaient, par exemple, on est confronté à une maladresse volontaire. Duras, elle le théorise, ça. Un jour, on lui demande, c'est quoi du Duras et elle va répondre, c'est laisser venir le mot comme il vient, l'attraper comme il vient. C'est ce que ouais, je, je disais quand j'avais trois en dictée, ouais. ça marchait <rire> pas. Oui, parce que quand même, euh, il s'en distraya, ça c'est une vraie faute, elle ne peut pas dire qu'elle l'a fait exprès. Mais je sais pas. Il y a quelque chose d'enfantin. C'est un enfant qui dont on parle dans, dans, dans cette dans ce passage. Et il y a une espèce de, de, de maladresse qui, qui ah, vous pensez bien que c'est volontaire Il y a détresse qui qui accompagne l'évocation de l'enfance. il faut dire aussi que l'effet en verbal c'est ce qui est plus difficile. Et oui, de passer ça. est dit vous, vous dites et pas vous disiez Oui, Mais vous, a, vous aimez les fautes, messieurs Ah oui, elle m'attendrissent beaucoup. Ah, alors je ah, alors, je alors vous serez ravis avec fait. moi. Et ah, bon. <rire> <rire> dit donc vous les avez trouvées vous-même ou ou ces fautes étaient déjà recensées Alors, certaines ont, ont été recensées dans les années 20 par euh, dans, dans un livre tout à fait savoureux qui euh, s'appelle Récréation littéraire d'Albert Sim mais sinon l'essentiel de, de, de ce qu'on a pu trouver on allait le chercher dans, dans les appareils critiques dans les éditions dans les manuscrits dans les, les facs similaires de manuscrits et c'est vrai que la moisson a a été, a été féconde ah oui voilà. oh, mon dieu pourquoi mais vous quelle, imitez comment vous, pour, vous parlez pour, pourquoi comme pourquoi vous imitez Fanny Ardon <rire> <rire> ah, euh, Marcella, non, ah, mais moi j'adore comment vous parlez ça m'est produit effrissant je ne sais pas comment vous dire Marcella est subjuguée par votre voix et, et, et je vous... vous dis autre chose c'est que si c'était pas comme ça Je, je vous aurais pas trouvé sympathique parce que ouais. je trouve une activité policière que vous faites. <rire> Déchasser les fautes, en fait. Il faut laisser quand même les... Oui. Je... Les fautes et liberté. enfin, vous pointez, mais vous avez une voix tellement charmante que le roule pardonne. Je, je, je vous assure que c'est un acte d'amour, quand, quand ah on oui. travaille. Ah. Ah. On fait pas l'amour, monsieur C'est quelque chose de bouleversant lorsque, grâce à la faute, on a accès oh. à l'émotion de l'homme ou de la femme qui tient la plume. Par exemple, Proust, on a une lettre de Proust où il dit « Maman, est tombé ah. malade et il écrit tombé avec son aigu sans faire l'accord au féminin qu'est-ce que ah, tu ça, dois baiser avec quand il y a eu <rire> c'est est bouleversé ah, vous croyez oh que vous pouvez tenir 20 minutes il n'y a pas d'orthographe pour le cœur, disait Balzac c'est pareil pour la grammaire À toutes les ficelles mon salaud si je savais que tu pouvais baiser qu'un les plus jolies de fautes de français de nos grands écrivains c'est chez Payot c'est signé Anne Boquet et étienne euh, kern pardon voilà oui. tiens moi aussi je fais une faute à votre nom mais c'est pas une faute hein, quand on fait une faute à un nom propre il paraît pardon. merci étienne <rire> je... <rire>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 Lidl meilleure chaîne de magasins de l'année. Ah, le patron, ils sont ouverts. Ouverts. Ouverts. Les supermarchés Lidl sont ouverts demain, samedi 14 juillet. On est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Supermarché ouvert demain, samedi 14 juillet, sauf départements 57, 67 et 68, aux horaires habituels. Plus d'informations sur lidl.fr. Tenez, une autre nouvelle grosse tête est apparue cette saison sur RTL. L'humoriste Gad Elmaleh que l'on retrouve dans cet extrait tout de suite question à propos du film Casablanca, c'est quand mmh. même votre ville de naissance. monsieur Tout à fait, j'y suis né, j'y ai euh, grandi. Donc vous avez peut-être vu ce film culte américain, quand même, avec comme Bogart, Ingrid Bergman. Et dans ce film, il y a évidemment un héros de la résistance qui doit fuir Casablanca mmh. pour oui. continuer son combat contre les nazis. Play it again, Sam. Comment s'appelle Ce héros de la ah. résistance qui doit fuir Casablanca pour continuer son combat Max, contre les... Max, Max non ouais. non la, la, Le petit air, Tout le monde connaît son nom je vous le dis d'avance Le petit air, c'est You must remember this must a kiss, is just, this. A kiss. A is just a kiss mm. the fundamental Ooh. things apply as time goes by <rire> Mais oui. Beau. Ben oui. c'est ça. Et ça, c'est l'air qui a sauvé. Alors. Le... Mais ça donne pas la réponse. Et hein. tout le monde connaît son nom parce que son, son, rapproche, son, son rapproche. nom. Son nom a été utilisé autrement. Oui, son nom a été utilisé autrement. C'est euh, devenu une marque. Marc Gruissev. C'est pas devenu une marque. <rire> C'est ah, pas bonux. Alors attention. C'est devenu une expression. Ce n'est pas le personnage joué évidemment par Humphrey Bogart. c'est ah, un, un autre. Qui celui qui joue le mari. Claude Rains. Exactement, ouais, c'est Claude Rains qui joue ouais. le mari d'Ingrid ouais, ouais. voilà, Bergman. C'est devenu une expression, non? Une expression. Non. Est-ce que quelqu'un a pris ce nom comme pseudonyme Quelqu'un a pris ce nom comme pseudonyme. Maître ah. Gims <rire> <rire> Kenji, Kenji, Black M, Black M. Je veux bien Black M de Casablanca. Pourquoi ah. Les oui. Beatles. C'est ça. ça c'est ça qui est intéressant, évidemment, c'est qu'aujourd'hui on connaît ce nom, ah. alors que ce nom c'est le nom du héros de la résistance qui ah. fuit les nazis dans Casablanca. Et ce nom, on le connaît pour quelle raison Ah parce que aujourd'hui c'est quelqu'un qui est devenu. Bon, on parle un peu moins de, de cette personne aujourd'hui, mais quand même. Est qu eu... un, qui est devenu un acteur Un acteur, non. Un chanteur. chanteur. Quoique c'est quelqu'un qui a joué aussi euh, ah. la comédie au théâtre. Un chanteur Quelqu'un qui a chanté, oui. Quelqu'un qui chante encore. Mais il était Hugo Fresne encore... Hugo Fresne, non. La Compagnie créole <rire> Le nom du héros de la résistance. Julie Pietri Julie Pietri, non. Ah, c'est ah, Attendez, Sloane. mais elle est vivante. C'est une femme C'est une femme. Ah, ah, ah, c'est ça qui est d'ailleurs amusant. C'est une femme ah, qui oui. porte... Gilles Caplan Gilles Caplan, non. C'est une artiste années 80 Oui, années 80. Jackie, Jackie Quartz, Jackie ouais. Quartz, non. non. Donc années, 4, années 80, elle fait eh, les eh, tournées des années 80 ou elle publie des romans hein, maintenant elle est au théâtre. Ah Karen, Karen, Karen ah, oui. Cheryl. Karen oh, Cheryl, là, là, là, ouais dans Casablanca, oui. Mais non, on... Mais Mais pas non. du tout. Ah, Andrea ah, en Ferriol. Fait... Ah, Chantale Andrea. Andrea Ferriol, non c'est pas elle. Oh, non non, c'est pas elle, elle écrit des livres. Euh... Ah, ah des romans une... qui marchent. C'est une bonne question ça, vous voyez. Chantal Goya. Chantal Goya Marie José Nat. Chantal Goya. Non, Ça c'est une bonne question. Hein, non mais elle est vivante. Elle est vivante. Mais est donc c'est un c'est une artiste féminine qui avait un prénom un nom masculin. Exact. Ouais, D'accord. Ah. Ah, oui. La, La forêt. Oui. Carrie Laforce, Carl Lagerfeld. Carl Lagerfeld, non. Véronique Janot, Véronique Janot, non. Véronique, c'est un prénom masculin. Mais non, mais Janot oui. Est-ce qu'elle a... On sait quel genre qu'elle se fait. Est-ce qu'elle a pas eu s'arrêter drôle Jeanneau et Véronique, alors. Oui. Est-ce qu'elle s'appelle Jean Jean Manson. Jean Manson. Jean Manson. C'est ça. C'est moi. C'est l'une ni l'autre. À mon allié, hein <rire> Est-ce fait... Mitsuko <rire> Rita Mitsuko Non c'est Casari -ce fait un énorme tube Ah oui un énorme tube ouais, mais non. Non, mais un, seul, un seul un seul Il vous reste 30 secondes pour trouver le nom de cette chance. Marlène Jaubert Marlène Jobert, non. Charlotte Julien. Charlotte Julien, héros de la résistance. Allez hop, tout le monde va en Allemagne. Ça m'énerve, je le sais. Je suis une fleur de province. Michel Thor. Michel Thor, non. Monsieur Fagottier, qui habite Villecrenne dans le Val-de-Marne, va toucher 300 euros. Le héros de la résistance qui doit fuir Casablanca dans ce film culte Casablanca joué effectivement à l'écran par Claude Rains ou peut-être Paul Henreel d'ailleurs on a peut-être commis une erreur sur le nom de l'acteur Monsieur ouais. Benichou en tout cas ouais. le nom de ce héros qui doit fuir Casablanca c'est Victor Laslo. Mais oui. Je oh sais oui. oui. Pourquoi ah. alors qui gagne 300 euros ah, l'auditeur Monsieur Jean-Luc Fagotier le grand tube de Victor Laslo c'était Cry me a river cry me a river Oui mais en français elle, la chante, elle. Oui. Pleurer des rivières. Exactement. Mais oui mais je suis de ça c'est quand même pas mal. Oui c'est bien, bien. <rire> You call cry me a river I cry me river over you. on en sait moins on en sait plus les auditeurs gagnent de l'argent. Exactement. Exactement Ah c'est bon. ah, pour ça que vous m'avez invité. <rire> RTL, Les Grosses Têtes, Laurent Ruquier. Une question pour Florent Corcuff qui habite Vannes. Question historique celle-là puisque je vais vous demander qui a déclaré alors qu'il était en train de mourir « J'aime mieux être à ma place qu'à la vôtre ». Clémenceau oh, C'était il y a longtemps Clémenceau, non Un roi C'était il y a longtemps Ah c'était il y a longtemps Oui, il y a longtemps Oui. c'était oui. un roi Un roi, non Un acteur Un acteur, non C'est Robespierre Robespierre, non Saint-Just Saint-Just, non plus euh, Louis, est, Louis XVI Louis XVI, non C'est pendant la Révolution française La Révolution française, non Bien avant, alors Bien avant J'aime mieux être à ma place qu'à la vôtre Jésus Saint-Barthélemy, -Saint au moment de la Saint-Barthélemy Non, l Jésus non plus euh, Le mot sapiens à l'homme de Néandertal Ouf Oula. Oui, il se parlait oh, beaucoup. Je sais que c'est une mauvaise réponse, mais ça vaut quand même un coup de chapeau. <rire> Alors, pas vois où ça mot sapiens L'homme de, de cromoignon comme dirait Croisier. C'est biblique ou pas Ce n'est pas biblique. C'est français C'est français, c'est quand même... non plus Versingétorix ah, Non, c'est après. Ah, non. Henri IV Avant ah, plus, la Révolution, c est, c est, mais après Versingétorix. C'est un roi Un roi, un roi non. Avant la Révolution, ah, alors ça devait être un auteur, un, un écrivain ah, Le nôtre euh, Le nôtre, non. Un pape bah Non, c'est pas le nôtre qui aurait dit j'aime mieux être à ma place qu'à la vôtre. Mais non, <rire> bah, mais il qui, est dans les ah, jardins, non, qui, Jeanne, aimerait Jeanne à, qui aimerait être à la place d'un... Qui le... préférerait mourir plutôt que d'être à la place d'un vivant Ça celui qui a, coupé la, euh, celui qui, a, qui a tué Jeanne d'Arc Il n'a pas tué Jeanne d'Arc oui, Il l'a fait ça. brûler parce Il a, sou que, il il a fait, soufflé les braises C'était une espionne Oui, c'est pas ça Non Ah mince C'est un, un ministre Un ministre, non Un militaire Un militaire, oui, à l'époque on ne disait pas militaire, mais oui ouais. c'est un militaire Ah, il était sur le champ de bataille et il a dit ça au... Le, le, aux... le duc de Guise Le duc de Guise, non C'est ça ou pas Je ne suis pas loin, non Alors, il était sur le champ de bataille. Ça se passe euh, non, avec pas... Napoléon. Ça, ça devait être la période. Non, euh, est est avant. Ça il est fait prisonnier euh, parce qu'effectivement, euh, il est blessé sur euh, <coughs> le champ ah. de bataille. Il est, bête, fait, il est fait prisonnier par l'ennemi et il se trouve que. Euh, ah, c'est un pavie. Alors, euh, c'est François Ier un pavie. Alors, c'est pas François Ier, mais on se rapproche. Bayard. et c'est le Bayard. chevalier Bayard. Ah. Bonne réponse de Florian Gazan. Abonnez-vous ah, lui vous plaît. Ah ouais, oui. dans et oui, dans le chevalier Bayard, en 1524, c'est la bataille de la Césia en Lombardie. Bataille qui oppose François Ier à Charles Quint. Et là, <rire> le chevalier Bayard est blessé. Un coup de fusil brise sa colonne vertébrale. Ouais. Donc, il dit à ses soldats de partir, de s'enfuir et de le laisser sur place. Bayard est fait prisonnier. Et là, il reçoit la visite de Charles de Bourbon qui, évidemment, au départ est français, mais qui est passé dans le camp de l'ennemi, oh. qui travaille dans, avec Charles Quint, vous voyez Et, et c'est donc à lui qu'il dit, c'est à, à, à ce monsieur de Bourbon ah. qu'il dit, je préfère être à ma place qu'à la vôtre, c'est-à-dire qu'il préfère mourir dans son camp que d'être passé à l'ennemi. C'est beau, quand même ah ouais, ah, Il là, était là, bien, là, ce Bayard bah, ah, Il ah, était sans ouais. peur et sans reproche oui. ah, ouais. Il était magnifique Vous ah, vu la culture du mec oh. ouais. <rire> Qu'est-ce qu'il y a, Monsieur Stevie Non, je me remémorais Charles ah. Quint. Oui, c'est vrai, vous l'avez ah. bien ah. connu. Décris-le nous, décris-le nous. Il sympa, non <rire> Non, mais il, a été, il était empereur. Ah oui. Non mais il s'est fait avoir Surtout parce que c'est le pape qui, qui nomme un empereur et il me semble que François Ier Il fallait donner énormément d'argent Et François Ier avait donné beaucoup d'argent Alors que Charles Quint lui l'avait dit Si vous me nommez, si nommez pape Je vous donnerai l'argent après Ce qui fait que le Vatican a pris Et l'argent de Charles Quint et l'argent de François Ier Mais l'autre il a été beaucoup plus malin Quel historien c'est Stéphane Burr mais, mais... Ne bougez pas. Laurent Ruquier et les Grosses Têtes reviennent dans un instant sur RTL. Tiens, encore une bonne nouvelle de Carrefour Market. Aujourd'hui, Michel, je vais vous parler chiffres. Ah bon? Oh non, mais c'est pas mon truc les chiffres. Mais si, mais si, vous allez voir. Jusqu'au 22 juillet chez Carrefour Market, le troisième pack de bière blonde Aineken est gratuit. Ah bah d'accord, des chiffres comme ça. Bah oui, là, je comprends tout. Et ça marche aussi sur d'autres produits de marque. Exact. 20 sur 20, Michel. Carrefour Market. Cette offre est aussi valable dans votre drive Carrefour Market Le pack de 12 bouteilles de 25 centilitres Magasin participant est ouvert le 14 juillet sur Carrefour.fr Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool Avant l'auto, pour moi, le vendredi 13 était un jour exceptionnel Waouh, un vendredi 13, c'est exceptionnel Puis j'ai essayé 6 numéros 6 numéros Aujourd'hui, grâce à 6 numéros, tous les jours sont devenus exceptionnels Même le lundi Il suffit de 6 numéros Vendredi 13, super loto exceptionnel de 13 millions d'euros minimum Et 50 Gagnant à 20 000 euros tirés au sort. Voir règlement. FDJ. Jouer avec XC comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Jeudi 18h. Après avoir fait le plein dans une station service totale, Marie, 41 ans, membre du club total, regagne son domicile. Quand soudain, son téléphone sonne, elle répond, puis se met à hurler. De joie et oui, c'est confirmé, elle vient de gagner un an de carburant et Vous aussi, adhérez gratuitement au Club Total et tentez de gagner chaque semaine un an de carburant juste en faisant le plein. Dans les stations participantes hors station access, voir conditions sur Total.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Il est 17h. Alexandre de Saint-Aignan pour les informations. Un week-end placé sous le signe des rassemblements populaires et donc de la sécurité. 110 000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour les célébrations du 14 juillet demain mais aussi pour s'assurer que les supporters pourront regarder le match tranquillement. Dimanche après-midi, 110 000 policiers et gendarmes donc mobilisés dans toute la France. Une finale de Coupe du Monde qui soulève des foules de Français. France, Croatie, les Bleus s'entraînent à l'abri des regards cet après-midi dans leur camp de base d'Istra en Russie. Avant de prendre la direction de Moscou, ils pourront compter sur le soutien. Dans le stade de deux autres Bleus, privé de mondial pour cause de blessures. Laurent Koscielny et Dimitri Payet feront partie de la délégation emmenée par Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui profitera également de sa venue pour faire un petit peu de diplomatie, puisqu'il rencontrera le président russe Vladimir Poutine dans la journée de dimanche au Kremlin. Parmi les sujets au programme de cette réunion, les conclusions du sommet de l'OTAN. Vladimir Poutine, lui, devrait également évoquer son futur sommet avec Donald Trump lundi prochain en Finlande. Et pour l'instant, le président américain poursuit sa tournée en Europe, à Londres. Aujourd'hui, de nombreux Anglais manifestent contre sa venue. La première ministre britannique Theresa May a annoncé un accord entre les états unis et le Royaume-Uni accord commercial qualifié d'ambitieux en vue de l'après-Brexit alors que Donald Trump avait lourdement critiqué la stratégie du gouvernement britannique hier en France, nombreux départs en vacances ce week-end, journée orange sur la route, rouge en Ile-de-France et il y a des bouchons, Mathilde Benezet. Oui, on atteint actuellement le pic de circulation de cette première grande journée de départ en vacances et pour les automobilistes quittant l'Alsace en direction du sud le voyage risque d'être très compliqué la 36 en effet coupé dans les 200 suite à un grave accident. Un camion a traversé le terre-plein central avant de percuter deux autres véhicules. Un mort et plusieurs blessés sont pour l'instant à déplorer. Il faut actuellement plus de 2h20 pour effectuer les 5km de bouchons occasionnés. Mieux vaut donc emprunter l'A4 et ensuite l'A31 pour éviter les perturbations. Plus au sud, à la sortie de Lyon, la situation est toujours aussi compliquée sur l'A7 avec plus de 40 minutes de ralentissement. Comptez également 50 minutes pour aller de Tournon-sur-Rhône à Valence. Merci Mathilde Benezé. Notez que bison futé le drapeau rouge, demain surtout le territoire RTL sera évidemment à vos côtés. Un chiffre pas vraiment rassurant, la France comptait plus d'un million de, de, million de mètres cubes de déchets radioactifs sur son sol fin 2016, selon un inventaire publié aujourd'hui. 90% d'entre eux ont une faible activité et sont jugés peu dangereux par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Pour les plus dangereux, un centre industriel de stockage est actuellement testé à Bure, dans la Meuse expérimentation contestée qui vise à enfouir les déchets à 5 100 mètres sous terre. On prend des nouvelles des cyclistes. RTL Tour de France 2018. Encore une grande cinquantaine de kilomètres à parcourir dans cette septième étape, Jean-Michel Rascol. Exactement, et Laurent Pichon poursuit son effort. Le peloton le laisse faire. Il compte une minute et trente secondes d'avance sur ce peloton qui, pour l'instant, est bien fait du cyclotourisme. Je peux vous dire que s'il pédale comme ça dimanche après les pavés de Roubaix, Ils ne verront jamais la finale de la Coupe du Monde. Il va falloir être un petit peu plus nerveux pour pouvoir profiter de ce grand spectacle. Le spectacle, on l'attend tout à l'heure à Chartres, dans la préfecture d'Eure-et-Loire, pour cette arrivée promise au spectacle. Prochain Point Tour de France aux alentours de 17h30 avec Jean-Michel Rascol dans une heure RTL soir, présenté par Bernard Poiret. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Qui sont vos invités ce soir Alors d'abord j'enchaîne sur le cyclisme justement oui pour vous pour rappeler aux auditeurs qu'à 18h30 il y a le club Jalabert, bien, bien sûr, sûr oui. qui sera réalisé en direct de l'arrivée de la 7 étape du Tour à Chartres donc puisque Jean-Michel Rascol nous le rappelait à l'instant. Mais auparavant, à 18h20, j'aurais comme invité le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Frédéric de la Nouvelle. Pourquoi Parce que, conjonction du 14 14 juillet et de la finale de la Coupe du Monde, plus retour des bleus lundi dans la capitale, etc. Ça fait presque 72 jours de festivités massives et ininterrompues. Moralité, 110 000 hommes de sécurité, hommes et femmes, bien sûr, de sécurité partout sur le territoire pour tenter d'éviter une horreur qu'on a déjà vécue par le passé. Et donc, j'ai pas mal de questions à lui poser, forcément, sur les aspects sécuritaires de cette grande festivité qui s'annonce. Et bien sûr, il y aura les polémistes d'Enfait le Monde à partir de 19h15 pour Pour refaire le monde comme le nom l'indique à tout à l'heure. À tout à l'heure Bernard, 18h, rendez-vous pour le début d'RTL Soir. La météo pour demain du soleil mais aussi des orages de l'Auvergne jusqu'aux Alpes, un ciel variable dans le sud-ouest avec quelques averses, météo ensoleillé sur la moitié nord avec quand même quelques nuages et des ondées de la région parisienne à la frontière belge, les températures demain compter 27 à Biarritz et à Paris, 30 degrés à Ajaccio 32 à Lyon. Il est 17 h 4 sur RTL. C'est à vous Virginie pour la suite des gros têtes de Laurent Ruquier. Merci Alexandre bon week-end. Merci. Effectivement, c'est la deuxième partie des grosses têtes de l'été sur RTL avec Laurent Ruquier. Et on retrouve une séquence de l'émission du 7 décembre dernier, deux jours après la disparition de Johnny Hallyday. Une question pour Jean-Luc Rousset qui habite à Arpajon et on revient à une question sur Johnny Hallyday parce que parmi la liste des chansons que Johnny a refusé de chanter, il y a un gros succès. Là pour le coup, lui qui était assez perspicace, il y a des fois où il passe quand même à côté parce que cette chanson-là en plus elle lui aurait vraiment bien collé à la peau. Une chanson qu'il aurait sûrement très bien chantée mais c'est pas lui qui l'a chantée parce qu'il l'a refusé à son auteur. De quelle chanson s'agit-il Il est libre Max Il est libre Max, non. La danse des canards Oh non <rire> Il ne l'a pas accepté après cest ça après quoi C'est qu l'a refusé au début puis après il l'a reprise, c'est pas ça Je comprends pas ce qu'elle dit. Non, il, a refusé, oui, il a refusé au début quand on lui a donné puis après il l'a l'a Ah, vous pensez à la chanson de Balavoine Voilà, je, je ne suis pas un héros. Je ne suis pas un héros. Alors contrairement à ce qu'on dit, c'est pas ce qui s'est passé. Je ne suis pas un héros, il l'a enregistré sur un album tout de suite. Ah ouais Dès que Daniel Balavoine lui a donné, il l'a enregistré mais il ne l'a pas sorti en single et il ne la chantait pas sur scène et Balavoine bah, était un peu déçu. Et là Johnny lui a dit mais euh, chante-la toi si tu veux et là Balavoine l'a chanté à son tour mais elle était quand même déjà sur. Un album de Johnny et il l'a chanté à son tour. Et là, quand il a vu que Balavoine réussissait à en faire un succès, il l'a ressorti. Voilà à nouveau mais il avait déjà chanté alors est-ce que c'est la chanson d'un autre compositeur, enfin d'un chanteur là on parle d'une chanson qu'il n'a jamais enregistrée mais qui est devenue un tube avec un autre chanteur est-ce que c'est pas Julien Clerc la creuse de Billon, le truc de Billon, la creuse là. même si je ne puis la creuse on dirait ta honte, et dans la bouche est-ce que c'est pas une chanson de Julien Clerc du tout dans quelles années c'est 70, 80 80 plutôt alors l'inter. Après des années 80. Vous même vous non, dire 80, euh, hein, Très exactement. Est-il mort euh, C'est pas Béco. Pardon. Est-il mort qui Le garçon qui chantait cette chanson. Le garçon qui chantait cette chanson est toujours vivant. Ah, ah Et celui oh qui, toujours, toujours vivant. Toujours Et celui qui l'a composé euh, aussi, aussi. Alors, est-ce que En est fait, un... on cherche le nom de la chanson finalement. <rire> oui, c'est ça. Ah, un, Mais un... ça nous aiderait de trouver. Est-ce que c'est un grand chanteur chante... Est-ce que c'est un très grand chanteur Oh, on peut pas être comparé à Johnny, mais c'est quelqu'un qui a fait des tubes. Mais évidemment, ça n'a rien à voir avec Johnny. Philippe Laville. Philippe Laville, non. Fugain. Fugain, non. C'est une chanson romantique qui parle d'amour. Ah mais c'est vrai qu'elle aurait vraiment parfaitement collé à Johnny, il aurait pu parfaitement la chanter. Oh. Et puis il a dit non, et pourtant ça a été un énorme succès aussi. C'est une chanson d'amour. Oui. Ah donc une balade, un, peu, un truc un peu lent, un peu… Oui, c'est plutôt lent. Un slow, quoi, genre Une balade, ce pas tout à fait une balade. Un slow, oui. Ah, un slow. Slow. Ah, le ah, sud, pardon. Le sud. Le sud, non. Euh, Laurent, vous ne pouvez pas nous donner un indice, genre non. nous passer l'extrait, par exemple <rire> Et là, alors Mais il... Il pouvait chanter tellement de trucs différents, Johnny. Ce que je, je peux vous difficile. dire, c'est que le compositeur de la chanson est aussi connu que l'interprète. Oui. Il ah, ah, est non. chanteur également Il n'est pas Il chanteur. Est écrivain. Non. C'est barbe Non. Il est peintre. Non, il est politique. Non plus. C'est pas un parolier habituel, Ce ce serait pas Julien Lepers. C'est Julien ah. Lepers. Ah, c'est pour, le pour le plaisir. Pour le plaisir. Pour ah ouais. le plaisir. Allez. Bonne réponse Florian Gazan. Et Philippe Gueluc ouais. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Et oui, il a refusé oui. pour le plaisir. Incroyable. Et c'est vrai que cette chanson lui aurait collé pour parfaitement. C'est évidemment Herbert Léonard qui l'a ouais. chanté Mais Johnny l'aurait ouais, très très bien chanté aussi ouais, ouais, Tant mieux pour Herbert Léonard ouais. Et tant pis pour notre auditeur Jean-Luc Rousset à qui vous faites Juste 300 euros Les grosses têtes sur RTL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 Chez roi Merlin, vous garantir le bon achat, on y travaille tous les jours, alors quand vous nous dites Dans mon nouveau salon, il manque plus que le sol, mais avec ce beau temps, j'ai autre chose à faire que de passer mon week-end à le poser. On vous répond, jusqu'au 30 juillet, bénéficiez de moins 15% sur la pose des parquets et sols stratifiés. Comme ça, vous avez un nouveau sol tout en passant votre week-end dehors. Le roi Merlin, et vos projets vont plus loin.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 17h et presque 10 minutes sur Ertel. Je vous envie, Claude-Pierre Santy, vous êtes à Arcachon pour l'arrivée des courses. Et vous avez raison de m'envier, il fait beau et chaud. Donc la sixième course, Virginie, succès du 7 Adib, 3'30, 1'60, deuxième le 4 Mutil, 5'20. Pour la troisième place, Honward le numéro 2 qui rapporte 1'50 et le 5 Al-Aziza qui rapporte 1'20 n'ont pu être départagés. La septième course, succès du 4 Basile, 1'80, 1'30 devant sa compagne d'écurie Bayan, le numéro 5 qui rapporte également 1,80 gagnant et 2,70 placés. Les chevaux de la huitième et dernière course sont en piste. Les résultats complets de cette réunion testorine ainsi que les pronostics pour le quinté de demain à Longchamp, le 32-10 et le site enrefaitlescourses.fr. Merci Claude, bon week-end. Et les grosses têtes de l'été de Laurent Ruquier et des extraits de leurs émissions à gogo jusqu'à 18h sur RTL. Et on retrouve dans celui-ci Isabelle Mergaud, Gérard Juniaud, Roselyne Bachelot, La Tête à Toto, Elie Moon, Chantal Latsou et Olivier de Kersoson. Eh bien, Monsieur Le Vicomte, je vous demande de répondre à la question qui vient. Ça me paraît difficile. Non, je pense que vous avez vos chances, car je sais, vous avez été élevé dans les institutions religieuses, euh, Monsieur de Kersauson. Mmh. vous en avez encore les stigmates. Oui. <rire> dans les mains. Et la question pour F. bolleg qui habite Bayonne, est qui fut, après Jeanne d'Arc, la deuxième femme française canonisée wow. euh, Bernadette Soubirous. Bernadette Soubirou, excellente réponse Daisy Cémoon, comment... trop facile, étonnant. Hein. Ah, il est au catéchisme. Oui, c'est ça. Oui. Dire qu'il n'y a pas eu d'autres femmes françaises canonisées ah, ouais, entre ouais. Jeanne d'Arc et Bernadette Soubirou Bravo, parce que là, là, on reconnaît le bon catholique. Ah oui, complètement. <rire> ouais, ouais. ah, J'ai fait mon catéchisme. Euh... J'ai une petite histoire de catéchisme. C'est vrai, Lizzy Alors, c'est une nonne et un prêtre qui traversent les Alpes. C'est l'hiver, ils ont très froid. Ils sont en sandales, c'est au 19 e siècle, ils rejoignent Vous avez ah, vu la comédienne, elle met le ton. Ah, oui, oui. Oh là là. Ils rejoignent une abbaye, ah. il fait froid, il y a du vent et ils trouvent un refuge. Forcément. Bon, et toi... <rire> et, donc... ah. et a... il rentre dans le refuge, le vent souffle, il ferme la porte et puis il y a. pouvez pas seul... nous faire les bruits un peu oui. quand même, Chantal. Non, oh, nous oh, oh, on peut faire les bruits. Ah, ah, voilà. oui. Reprenez à zéro, ah, Chantal, oui. parce que un... on n'a pas bien compris. C'est une nonne et un prêtre qui sont. Imagine Ça c'est les <rire> Ils sont dans la, mo non, dans non, la là, montagne, ils traversent les Alpes. Ils ont froid, <rire> ils ont, ont les <rire> Leurs pieds sont gelés. Ouais. <rire> la nuit tombe Pardon La nuit tombe Des oiseaux de nuit arrivent Il trouve un refuge, c'était prévu, il y a un refuge. Et il n'y a qu'un seul lit. Et alors le prêtre dit à la nonne, je vous donne le lit, je dormirai sur le tapis. Oh, oh. Sur le elle, elle dit, merci mon père, et il s'endort comme ça, elle s'endort sous une couverture, et puis elle, il commence à s'endormir, c'est le premier sommeil, et elle lui dit mon père, j'ai froid, <rire> j'ai froid. Il se lève, il lui donne une couverture, il la recouvre. voilà ma soeur. Il, reste, il essaye de se redormir, toujours dans le premier sommeil. J'espère que c'est drôle. Mon j'ai très très... Ah j'ai très très froid. J'espère qu'il J'espère surtout qu'elle se souvient de la fin ouais, C'est pas sûr en plus. Il lui redonne ouais. une couverture et, et elle se rendort, mais elle est encore très froid. Alors elle le réveille. Il a combien de couvertures, oh, mon père, le gars Mon père, j'ai très très très froid. Alors il se lève et dit :« Écoutez, ma soeur, je vous suggère une idée. Nous sommes loin de tout. Faisons comme si nous étions mariés. Ah. » Et toi, lui, ah. le... et alors Alors là, fait... elle lui dit :« Prends toi-même ta couverture, grosse feignasse. <rire> » De quoi, de quoi, de quoi Oh ah ouais, que vous avez ri avant vous avez ri avant attendez c'est quoi la chute Alors, je, je, je reviens un peu en arrière je reviens en arrière à la troisième fois j'ai encore très, très très froid il se lève et dit écoutez ma soeur je vous suggère quelque chose faisons comme si nous étions mariés nous sommes au moins de tout personne ne le saura elle est toute rougissante et tout. il dit tu vas chercher toi-même ta couverture grosse feignasse ah, oui. ça c'est oh. même... ah, il lui parle. il lui Il lui parle comme s'ils étaient mariés depuis longtemps. pas C'est ouais, ah, oui, oui, oui. ah, oui, si, si, une charge contre le mariage. Voilà. Ouais. Enfin, ouais. C'est pas, pas drôle, mais c'est... pas drôle. Oui. Alors, je vais la recommencer. Alors, elle a très très froid. <rire> non, non, non. non Alors, je vous suggère une idée. Tu aurais dû dire comme un vieux couple, en fait. Nous allons comme si nous étions mariés. Ça veut dire qu'on croit qu'il va rentrer dans Oui, mais comme c'est une charge. Vous êtes vous comprenez même. C'était une jeune marié. J'ai raconté tu avais mari, il était mort de rire, <rire> j'imagine oui, il est payé pour ça hein. il arrive vraiment c'est dingue hein. il faut que tu le racontes avec vieux couples si voilà. c'est des jeunes mariés c'est pas ça mariés ça va pas c'est vieux couple tu comprends rien de ce que mais tu non, racontes non c'est pas vrai faisons comme si nous étions mariés et ben, tout le monde a est compris si il... ça veut il... dire qu'il va se glisser dans le lit bon, ça va durer mais longtemps hein <rire> et là il se glisse pas dans le lit il lui dit va vale, la chercher toi même bon, ta couverture euh... Rosine t'as pas une blague de cul <rires> Le grand jeu RTL de l'été et oui, tout à l'heure, à 17h45, dans le grand jeu Hertel de l'été, vous allez pouvoir gagner un iPhone 10 ou encore un iPad. Sympa comme cadeau. Vous appelez maintenant le 3210 ou vous envoyez un SMS avec le mot « été » au 74 900. Et puis, tout à l'heure, je vous accueillerai sur l'antenne pour choisir l'animateur de Hertel qui vous annoncera votre cadeau si votre SMS ou votre appel est tiré au sort. Euh, l'animateur, ça sera Christine Kelly ou encore Louis Baudin. On attend votre inscription et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 Découvrez un ouvrage exceptionnel du Figaro sur les dix affaires criminelles qui ont marqué la France. Affaires d'Outreau, Guy Georges, Patrick Henry. Trois journalistes du Figaro se sont plongés dans ces archives et décryptent minutieusement ces affaires définitivement jugées ou à jamais irrésolues. Les dix affaires criminelles qui ont marqué la France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 Dans les stations participantes, hors station access soit conditions sur Total.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Jusqu'à 18h sur RTL, on est avec les grosses têtes de l'été de Laurent Ruquier. Une question pour Pauline Fleury, qui habite Paris 19e. Et la question concerne les jeans de la marque Aqua jeans jean français. Et il paraît que le Scarlett est le jean dont on parle le plus en ce moment. Pour quelle raison parle-t-on de ce jean Scarlett de la marque Aqua Verde Est-ce que c'est un jean que porte, par exemple, la première dame, euh, Brigitte Macron Excellente ah bon réponse oh de Christophe Beaugrand, bravo Ah là, j'ai comment tu sais la marque des jeans de Brigitte Macron bah Non, je ne savais pas, c'est le, le hasard, mais alors ça oh, va être des, des, des tailles très serrées quand même. Hein. Alors, je ne sais pas, mais écoutez, Parce ce matin, fine, ce oui. matin, le Figaro nous dresse... Le Figaro la... a bien oh, changé <rire> depuis que j'ai disparu, oui. Onglo gloss sur les jeans des premières dames. Et ben, ah, oui, mais <rire> le Figaro, ce matin, nous dresse la liste des marques fétiches de Madame Macron, l'épouse du président, à l'occasion, évidemment, hier, du discours qu'elle a fait pour le panda. Vous l'avez vu, la première dame Oui, ah, hein, oui, oui, elle oui, était oui, même oui. en direct sur oui. toutes les chaînes infos, c'est incroyable. Elle s'est fait un peu agresser par le Panda, on allait faire bouffer ah ouais. la pogne. Aller <rire> le panda pas facile ah ouais, ah hein. Non, non c'était oh. mieux comme bestiaux. Ah oui, c'était mieux le panda. Mais oui, mais Ouh, oui. On ouais. ah, peut se laisser. C'était la... un panda insoumis peut-être. Elle a fait un... <rire> Jean-Luc. Elle a fait un geste de recul à mon donné. Il est oui, gros oui. en plus ce panda. Ah, on va gros gros, gros gros ça. Il faut fait 40 cm. Mais je me demande si le panda peut être carnivore. Oh, écoute, Par tu... moment, oui, mais elle, ont... ressemble, elle ressemble un peu à une tige de bambou quand même. Hein, <rire> euh, donc C'est tentant. Il ah faut dire que les jeans de la marque Aquaverde doivent être un peu serrés, les jeans français. Ah oui, alors beau son beau. préféré, c'est le Scarlett. Ah oui. Alors ça se trouve dans différentes boutiques à Paris. Pas cher Entre 120 et 150 euros, il y a plus cher hein, chez les jeans. Il oui, y a moins cher aussi donc, même, Il y en a beaucoup oui, moins cher. Pour aussi. une première dame, c'est ah, Il oui, oui. Euh, y, y en a même exposé au Panthéon. Des jeans Oui, entre ici, jean Moulin. <rire> Ah, si c'est bien c'est très drôle <rire> <rire> moi je propose qu'on, et ouais, franchement ah si oui. on appelait une des boutiques pour euh, réclamer le jean de madame Macron un pour vous Chantal oui. un pour Valérie un ah. pour Caroline non, et un pour bon. Ariel non, non. Moi, pas... moi, moi, peu... <rire> moi je suis un peu persuadée qu'ils n'auront pas ma taille mais ils devaient être un peu élastiques honnêtement je pense qu'il n'y a que Ariel qui rentre dedans hein, Moi, je, je suis sûr qu'ils font toutes les tailles le Scarlett c'est un joli nom pour un jean c'est le nom de ma petite fille Scarlett c'est vrai écoutez On va appeler. Il y a une boutique qui dit qu'elle va plutôt rue Claire, ah. une boutique près de la rue Claire. On va appeler cette euh, boutique pour savoir oui. s'ils vendent le jean aquarellé de Madame Macron. Oui. Bonjour. Bonjour, c'est Laurent Ruquier à l'appareil sur RTL avec les grosses têtes. J'ai autour de moi Arielle Dombasle. Arielle, pouvez dire un petit mot. Oui, bonjour, bonjour. Écoutez, je chante. Chantal Lachaux. <rire> ah, oui, Valérie Mairesse, Caroline bonjour. Diamant, tout le public de RTL qui est là. Oui. <rire> Thank <laughs> Et si je vous appelle, madame, c'est parce que dans le Figaro, aujourd'hui, on oui. nous dit que vous vendez le jean préféré de la Première Dame de France. Oui, en effet. Le jean Scarlett de la marque Aquaverde, c'est bien ça Absolument. Ah, mademoiselle. Et alors, est-ce que vous avez toutes les tailles Voilà. Quelle taille vous faites, Ariel 36. Du 36. Alors, 36, c'est nous, nous n'avons pas parce que nous faisons des tailles américaines. Donc, du 24. Ah, au, du 24. Au, au, voilà. Donc, je pense que vous correspondez au 24. Donc, la plus petite taille que nous avons. Et la bon, plus, plus grande, c'est laquelle Ouais, On a aussi grande, Caroline 40. Et à 34, qui 34 Qui correspond aux 44 en fait Et alors qu'est-ce qu'il a comme particularité ce jean Il est en jean voyez-vous Alors il, il comment dire il met en valeur Les, les, les, les belles formes des femmes Alors est-ce ah. qu est est qu'il est un voilà. peu en élastane quand même on peut, euh... Un tout petit peu J'ai 4 ouais. scarlettes là hein, autour oui. de moi oui. Alors ça va me coûter 4 fois 120 euros C'est ça à peu près En moyenne oui Est-ce qu'ils sont, oui, euh, oui, est est qu sont plus chers pour femmes fortes <rire> Parce qu'il y, y a plus non, de non, tissu ça serait un peu cruel. Euh, ah, voilà. Mais Après, moi, j'ai pas de jugement sur le corps des femmes parce que chaque femme a sa, sa beauté et euh, les femmes toutes menues, petites et fines ont autant de difficultés que les femmes fortes. Vous êtes très aimable. Et oui, mais alors dites-moi, si. est-ce est vous vous aussi bien, Madame Macron, que Madame Merkel alors, euh, écoutez, Je pense que oui, je pourrais tout à fait. Mais, mais, en mais, cas, vous êtes très Mais il prendre le même soin. Mais y a Madame Macron qui vient souvent vous voir, alors, Madame Oui. Elle va pas chez Banda Shop. Alors, euh, écoutez, euh, moi je sais pas ce qu'elle fait en dehors de ma boutique parce que je sors pas de ma boutique en fait. n'ai pas le temps de voir ce qui se passe. Comment s'appelle votre boutique parce que vous êtes très aimable autant qu qu'on en profite. C'est Le nom verdes. de la marque en fait tout simplement. Ah c'est le nom de la marque. Le nom du jean oui. c'est le nom de la boutique. Tout alors. à fait. Aquaverdes. Voilà. En tout cas vous avez une très jolie voix. Et vous êtes très aimable. Oui ah, oui. Ça et donne envie de fait. venir chercher on votre jean. <rire> on passera, on passera. Bien avec plaisir. Je prends quatre jeans. Alors. Péronique oui. pour un jean aussi, mais au café d'en face. Ouais. <rire> On vous embrasse, madame. RTL, les grosses têtes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 remise effectuée en caisse sur la moins chère des deux parmi une sélection de glaces, voire conditions en magasin sur Picard.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Conforama, le confort pour tous. Du 13 au 16 juillet, profitez de 50 euros en bon d'achat, des 250 euros d'achat et faites-vous plaisir. En plus, c'est sur tout le magasin, mais c'est seulement jusqu'à lundi, alors ne passez pas à côté. Conforama, conditions magasin et sur Conforama.fr. On refait la télé, présenté par Jade et Eric Dussard sur RTL. Cet été, ne regardez pas la télé, écoutez-la à la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 Voyez ce téméraire qui ose relever le défi du face-à-face -face avec les grosses têtes en répondant évidemment le premier à une question sur l'actu posée par Laurent Ruquier. Vous connaissez le principe. Et si vous y arrivez, et bien RTL vous offre un week-end dans un bel hôtel pour deux personnes. Inscrivez-vous pour le face aux grosses têtes. C'est comme ça, ça s'appelle le, le jeu. Et ça sera pour d'ailleurs la saison prochaine. Votre inscription sur RTL.fr RTL Les auditeurs face aux grosses têtes Cédric est au téléphone, bonjour Cédric Bonjour Laurent, bonjour aux grosses têtes bonjour. Toutes les grosses têtes vous enfin toutes certaines celles qui sont encore réveillées vous saluent Oui j'ai vu ça, Pierre Binchou il euh, a un petit peu de mal <rire> il a quoi Une a... histoire qu il... de parking. Euh... Et qu'est-ce que vous faites dans la vie alors <rire> Je suis libraire. Libraire. Ah, ouais, ah, ouais, ouais, ouais. On peut se garer devant chez vous ou pas Oh oui, Qu'est-ce qu qu'il y a dans la valise euh, À la campagne, y a pas de soucis. Il avez... ah, y a des libraires à la campagne ah, oui, À oui, quoi ça peut, sert À du... quoi ça sert Les gens savent pas lire là-bas. <rire> vous avez dû vendre. Euh... Elle est où votre librairie Elle est à Lens, dans l'Aisne. Dans l'Aisne, à Lens. Vous avez dû euh, vendre euh... le livre de Monsieur Bénichoux, j'imagine. Ah oui, au moins, un, au moins un ou deux exemplaires facile. Je suis sûr, je suis sûr que ce n'est pas vrai. Avec une avec une librairie qui est un, qui plutôt d'un kiosque. Il <rire> n'y a pas des gens qui sont allés acheter des livres aussi raffinés. Alors, est-ce que vous en avez vendu, oui ou non? Oui, j'en ai vendu, on en a vendu quelques-uns, oui. Combien vous en avez vendu Oh, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, une dizaine quand même, je pense. Une dizaine quand même C'est un record, dis donc. Oui. Bah oui C'est énorme, pour peux faire une signature, ah bah oui, bon, je sais. Sais. mais en fait, ils ont tous été vendus chez <rire> vous <rire> voilà, <c 'est> Vous comme voyez, comme je suis fan des grosses têtes, j'ai fait, voyez, fait vous, la publicité vous, pour Monsieur Benichou. Vous là, voyez le fois. beau sourire que j'arbore Vous Savez comment ça s'appelle? La générosité. <rire> Monsieur Pierre, on se moque de vous, mais Cédric, vous voyez, il a quand même vendu une dizaine de livres là-bas <rire> dans pas vrai, Il a envie de gagner la question, c'est tout. <rire> bon, la question, euh, il va la gagner. Et surtout, il va pouvoir partir grâce aux grosses têtes, aux flamants roses. Il y a longtemps qu'on n'avait pas parlé ah, oui. des ah, flamants je roses. J'en rêve, Un week-end, quatre... un truc euh, un peu... Non, pas <rire> du tout. Non, tu viens en couple. <rire> oui, oui, avec ma femme. C'est ta canne en coup. Roussillon, entre mer et Montagne, c'est tout près de Perpignan. Trois oui, jours oui. de nuit en formule petit déj avec 800... Soins par personne dans le cadre de la cure de remise en forme. Un week-end bien-être à l'hôtel Thalassos Spa, les Flamant-Rose. Voilà ce que je vous propose. Allez voir sur le site internet flamantrose.com. Êtes-vous prêt, cher Cédric Les huit meilleures tenniswomen du monde étaient euh, réunies. Et on sait quand même depuis dimanche dernier qui a gagné le trophée Billie Jean King, puisque c'est le nom du trophée des Masters, nom d'une ancienne championne elle-même. Quelle est donc celle qui a gagné les Masters dimanche dernier Voilà ma question. Oh là, Et dur. Caroline Wozniacki. Ouais. Excellent, c'est gagné, bravo Cédric Merci, grand en fait. Vous suivez le tennis, vous, manifestement, dites ah, donc. Oui, je suis un peu fan, et puis bon, on a révisé un peu pour euh, ce week-end, donc... Euh... Et elle est de quelle nationalité, Caroline Garcia qui vous savez, ça est danoise. Elle est danoise, vraiment, vous suivez bien le tennis, bravo, il y avait huit joueuses, parmi lesquelles notre Française Caroline Garcia, ah, elle est bonne aussi. qui, si ma mémoire est bonne, a été battue en demi-finale, c'est bien ça euh, Par Venus Williams. Par euh, Venus Williams, Williams, voilà, vous savez tout, vous allez pouvoir partir au Flamant Rose avec Madame, euh, Madame Dervaux, oui, ça. qui tient la librairie avec vous. Non, pas du tout, non, elle est enseignante. Ah, elle est enseignante, oh, voilà, oh. un joli couple littéraire. Alors. <rire> ah ouais. On peut tenir une librairie et pas lire. Hein. Ma boulangère, elle ne montre jamais de gâteau. <rire> mais c'est vrai, hein <rire> Oui, mais là, elle en a vendu combien de mes livres <rire> J'ai connu un boucher vegan. <rire> c'est très rare. Qu'est-ce qui marche en ce moment en librairie, euh, Cédric ah bah Alors en ce moment, c'est Astérix. Astérix. Ah Il oui. sorti oh, la semaine dernière. Après oh, euh, Don Brown, euh, le oh, nouveau qui vient de sortir, oh, les oh. nouveautés, Ken Follette. Puis on va commencer doucement avant les, les livres pour Noël. Ah oui, j'ai compris. Il fait porno. Oh, oui. <rire> pour Noël. Allez, il fait porno. C'est l'accent. En tout cas, si vous avez envie de faire plaisir à Pierre, si vous pouviez remettre un peu devant les quelques exemples. Il vous en reste des exemples. Oui, il en rester un. Je le mettrais dans la vitrine comme ça. Voyez, Pierre. Oh, mais oui, ah, mais qu'est-ce qui, qu qui va caler, qu'est-ce qui va caler l'armoire FPL, Tour de France 2018. Jean-Michel Rascol, les coureurs commencent à apercevoir les flèches de la cathédrale de Chartres. Pratiquement, car c'est tout droit, il leur reste 27 km 700 très exactement à parcourir. En vous rappelant que Laurent Pichon, qui a fait 47 km en tête, a été repris par ce peloton et que Greg van Havermat, le Belge, a consolidé ou protégé plutôt son maillot jaune à l'occasion d'un sprint bonification, trois petites secondes de plus pour conforter donc ce maillot jaune, sprint massif à venir très probablement maintenant à Chartres dans une trentaine de kilomètres, c'est-à-dire une bonne demi-heure. A tout à l'heure Jean-Michel pour l'arrivée. Les grosses têtes, 16h18h sur RTL.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 amazon.fr intermarché vous propose d'écouter une banane bon. Pour ceux qui ne parlent pas banane, elle vous disait qu'il faut soutenir les producteurs français. C'est pourquoi chez Intermarché, pour les aider à vendre leur production au plus vite, les bananes françaises sont à 85 centimes le kilo. Et c'est seulement jusqu'à samedi. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Variété Cavendish, origine Guadeloupe ou Martinique selon approvisionnement. Pourquoi attendre jusqu'à novembre pour économiser Le Black Friday de l'été est déjà arrivé chez Dell. Profitez de 15% jusqu'au 15 juillet sur une sélection de PC Dell avec les processeurs Intel Core et découvrez nos ventes flash sur Dell.fr. Économisez sans plus attendre avec Dell C'est le Black Friday de l'été. Plus d'informations sur del.fr. Allez, on retrouve les grosses têtes de l'été de Laurent Ruquier du 17 octobre dernier sur RTL le lendemain de l'anniversaire d'Elise Moon. On a le même âge, on a le même âge. Oui, on a le même âge. Oui, on est au même âge. On, on, est, on, est, est, on, est, pareil, on est à ouais. peu près pareil. Vous êtes certain qu'on vous a pas échangé à la naissance. Comme dans <rire> la dans le <rire> Est-ce que vous avez déjà ah, eu l'âge de votre naissance Vous avez eu l'âge de votre naissance C'est déjà fait ou pas Comment ça, à l'âge de ma naissance Je comprends rien. Et eh ben l'âge de, de votre. année, Quand et de, de 54, 54 d'avoir 54 ans non. par exemple. Ben non. Vous, c'est quand vous voilà. avez eu 24 ans. <rire> allez allez allez allez mourir. Et ça vous fait rire la bande de... Non toi tu l'as pas encore eu l'âge de ta naissance. Ça va tu as de la Mais marge si. Ah bon. Bah bien sûr. Tu es né en quelle année En 78. Oh là là, lui, mais ça... qu'est-ce que c'est tous ces gens qui ont l'air beaucoup plus jeunes que leur âge Vous mais avez tu plus de 58 ans Isabelle oui. Ah oui Ah oui Valérie, alors vous êtes plus jeune que, que Isabelle alors Non oh non elle a un Elle cœur elle suis... aussi hein. <rire> Non, non, je suis plus vieille, mais je ne dirais pas qu'elle a géant. Non, oh, je le sais. Mais bien sûr. Ma elle a l'âge de son poids. <rire> Pour vous dire, elle est <rire> elle est <sorti> <rire> une citation et ce sera pour Daniel Mison. Sacha Mizon. Guitry non. <rire> non parce que t'en es marre, tout le monde me le pique. Ah, oui, ah oui. Voilà. Ben, Il n'y en a pas de Sacha Guitry aujourd'hui. voilà. Une citation pour Daniel Mison qui habite le Blanc-Ménil, qui a dit « Ma femme lisait un magazine de mode et elle a vu un manteau de fourrure. Elle a dit « Je le veux ». Alors j'ai découpé la page et je la lui ai donnée. Français. Ah, c'est drôle. Euh, Pierre Desproges. Non, pas Pierre Desproges. Aradin. Ra un un oh, radin, non. Je crois qu'au contraire, il a peut-être été un peu, un peu trop généreux. Francis, Francis, Blanc. De Francis Blanc. Ah bah c'est Jacques Francis Martin. Francis Blanc, Jacques Martin, non. Pierre Mayans. Pierre Doris, non. Avec Céphane. Céphane. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Il est vivant. Ah, ah, bah, ah. voilà, il est, très, il est très vieux. Oh, pas très vieux. Non, pas très vieux. Il a à peu près l'âge de Valérie et d'Isabelle. Ah oui donc. Bigard. Jean-Marie Bigard. Bonne réponse. Isabelle Mergo, quel talent. Ouais. Une citation pour Clément Chevasson qui habite Moulin, quelqu'un qu'on a rarement cité au gros Tête. c'est déjà arrivé mais il ne revient pas souvent donc je préfère vous prévenir, ce sera peut-être un peu plus difficile pour identifier l'auteur de cette phrase qui a dit mes parents ne se sont disputés qu'une fois en 45 ans, ça a duré 43 ans. Mmh. <rire> Français. français Un Français un... Américain Non, un Français ah ah, C'est génial Vivant. Oui, On vient de Et dire français. T es, t es français Tu pensais à, à, tu non, pensais mais... à Franz Olivier Gisler ouais, il ah, a Non, on n'a entendu pas Français, mais étaient en train de m'astiquer ah oui, Et après, donc, un... En un seul mot hein, assuré, moi, plutôt. Et donc, ça m'a ah. bouclé les oreilles J'étais en faut train pas de J'ai pas hâte d'avoir 60 ans, je te le dis Alors, est-ce que c'est une personne vivante Un Français mort Ah, il y a longtemps Oh oui, un petit moment déjà, il nous a quittés, il nous a quittés en 2001 Ah oui, donc oui. pourquoi il nous a quitté, on le connaissait nous On le connaissait non, moi je crois ne l'avoir jamais croisé. Oh. On aimait ah, oh, pourtant, c oh, oh. on l'aimait bien. Oh, est-ce qu'on l'aimait bien On s'en foutait un peu. Euh, non, on l'aimait pas trop. Comment ah, vous, vous vous qu'on l'aimait pas qu C'était un, un romancier. Un... Non, on l'aimait bien les Français l'aimaient bien mais on l'a un peu oublié aujourd'hui. Ah, C'était ah, bon, en 2001. Ah, oui. Il est mort en 2001. Il ou est, ou est mort en 2001, il a eu plusieurs vies hein ce type-là. Moi il m'énervait c'est pas qui m'énervait mais il faisait des émissions à la télé. Jean Non, qui m'énervait Non, Jean Dernierlier était marrant, Jean Dernierlier. Jean Amadou Jean Amadou, bon non je ne il il dirais pas gentil. ça de Jean Amadou bah non mais je sais pas, je cherche Avec qui j'ai travaillé, voyez Gilux. Euh... Gilux, non. C'est un est journaliste. Une... Pas un journaliste, non. un animateur. Alors il a été animateur mais pas seulement. Un comédien aussi Comédien, acteur. Béccaro Béccaro, Béccaro, <rire> il, il est pas Bécaro. Pas... Bécaro. Sacha Distel. Ah mais je sais, Maître Capello. Non non mais c'est pas non plus son activité principale. Il fait de la clarinette. Hein. Il est vivant. Non mais il est vivant, ah, il est mort, Christian, Christian Morin, Morin est vivant. il vrai. est vivant, Christian ben Morin. Oui. Ah bah pas, je sais je ah. enfin, oh, pas. Jeudi soir. Ça aurait il, pu il, être Sidney Bechet. Qu'est-ce qu'il a dit, machin Comment ça Qu'est-ce qu'il a dit Arrête de m'en parler, la bouche pleine. pour une fois qu'il m'arrive un truc. Est-ce que je peux rappeler faites, la phrase Excusez-moi Isabelle, voilà, mais... Voilà. Isabelle, en émission, faites comme les hamsters, faites des réserves dans vos joues. Mais il y en a. Mes parents ne se sont disputés ah qu'une fois... Oui, Alors, okay, laissez tomber, on le on sait. On sait. Oh bah... <rire> mais ça a duré oui, 3 ans. C'est un peu dans le genre en Belgique, qui pleut qu'une fois par an et ça dure 360 jours. Voilà, voilà. mes parents les ne les... se sont disputés ah qu'une fois en 45 ans, ça a duré 43 Alors, ans. Alors pourquoi il, il... vous agaçait, ce, ce monsieur Mais il ne il... pas, c'était un bon acteur. Enfin, non, sur la fin, il joue un peu toujours la même chose. Et puis il a été humoriste aussi, assez Des Michel Constantin mmh. Non et puis et puis à la télévision il a présenté des émissions des jeux qui d'ailleurs aujourd'hui ne ne passerait plus à la télévision. Ah c'était trash euh... un peu. C'était pas trash. C'était chiant parce qu'on avait ça tout le temps. C'était grand... tous les jours. Pas tous les jours mais souvent. Tous les dimanches. Tous les deux jours. Ah tous les dimanches. Mais le grand... non, on a dit que c'était pas Jacques Martin. Je m'en pouvais plus. Mais mais... Le jour mais... du Seigneur. Mais attendez mais Jacques Martin il jouait pas de la clarinette qu'est-ce que vous racontez. Mais non. non. Mais attend c'est quelqu'un de lui. Il lui... jouait pas de la clarinette non plus. Mais non justement c'est ce que je vous ai dit. Même s'il avait quelque chose dans sa bouche. Il vous reste 30 secondes. il avait, secondes. Un chose sur la ah, il avait quelque a... chose dans la bouche oui. Un mort Non, plein. Il faisait des émissions de cuisine. Pardon Des émissions de cuisine Des émissions de cuisine, pas du tout. J'ai qu quoi dans, dans tout, la bouche ça... euh, Un défaut de prononciation Je vais quand même pas tout vous dire. Il, il avait, avait une trompette Il vous reste 15 secondes à peine. Une oui. je... ah, Il avait un appareil pour Au lieu lui... de dire des bêtises... est voyez... il faisait de la musique avec oh, sa truc dans il, la bouche Il faisait pas de la musique avec sa truc dans la bouche. On va donner 300 euros, quand même, j'ai honte, pour vous à M. Chevaçon, puisque l'auteur... L'auteur de cette phrase, mes parents ne se sont disputés qu'une fois en 45 ans. Ça a duré 43 ans. C'était Jean Richard. Jean Richard, c'était trouvable quand même. Mais je savais pas qu'il avait présenté des émissions. Moi, Sur ça. le cirque, oui, bien sûr. j'en étais resté à Roger Lanzac. Ah voyez. non, non, il présentait le cirque Jean Richard tous les dimanches après-midi. On en pouvait plus de voir ah, toujours les mêmes numéros de, de même cirque. Film, il y avait lui et Jacques Fabry qui faisaient ça. Ils étaient concurrents à faire des émissions. Fabry aussi, il avait fait Jacques ça. Jacques Fabry, où on en pouvait plus. Mais moi, le problème, c'est quand j'étais petit, on n'avait pas la télé, on avait la radio et les numéros qu'à la radio, c'est <rire> <rire> RTL, les grosses têtes, Laurent Ruquier. Alors ça se passe à Tokyo. Et sachez qu'à Tokyo, avant d'acheter une voiture, il faut faire. Bah, que que faut-il faire justement bah, pour son la conduire Pardon pas Pour la conduire Oui, ça c'est logique. Non, mais alors je crois que les, les Japonais ont peur des voitures neuves. C'est un rapport avec ça Non, du tout. Il faut avoir un garage excellente réponse de Gérard Júnior. Ah ouais Il faut aller à la police faire une déclaration sur le Nord qu'on a bien une place de parking avant d'acheter une voiture. Et voilà pourquoi aussi, il y a des si petites voitures à Tokyo. et des voitures qui font euh, 1m48 hein, seulement de long. Euh, ils sont petits les Japonais. Hein. Oui, mais quand même, ça s'appelle des cars parce qu'il n'y a tellement pas de place pour les voitures que plus ça a, plus ils font des petites voitures et ils demandent en plus aux gens d'avoir une place pour les garer. Autrement, on n'a pas le droit de conduire de voiture. Ça paraît finalement une bonne solution. Une bonne idée, bon, ouais, bonne idée. Ce que je comprends pas, c'est que Paris, On n'a plus le droit de construire des immeubles avec des parkings. Ouais, c'est ça. Mais et pourquoi on n'a plus le droit Parce que c'est comme ça. Parce qu'il ne même pas qu'il y ait des voitures dans les parkings. Bah oui. Moi, j'ai une voiture dans mon parking, je m'en sers jamais, c'est bien. Mais. mais au moins, tu pas. Au moins, oui. Bah ouais, tranquille. Es... Il est comme ça, Julio. Et je roule dans le parking. De <rire> temps avez... en temps. De <rire> temps en temps. Je la fais tourner. <rire> bah oui. J'ai du troisième. On peut monter avec toi. L'autre fois, j'étais au moins septième, ça m'a détendu. <rire> oui. Il a fallu que je fasse le plat, mais bon. Quand vous venez ici à RTL, par exemple, vous garez où, vous, M. Bénichoux Je ne suis pas venu avec ma voiture personnelle. Ah, je... ah bon, vous n'avez pas de chauffeur, pour RTL <rire> <rire> Je vais vous dire une chose, je vous dire un grand secret. <rire> plus les quartiers sont riches, plus on trouve de place. Parce que c'est les seuls endroits où les gens ne prennent pas leur voiture tout le temps. Si tu es invité à dîner à rue de Ménil-Montant, et que tu prends ta voiture, tu peux faire six fois le tour, tu trouveras pas de place. Si tu es invité à dîner rue France 1er, tu trouves une place en dix minutes. – Pourquoi ?– Parce, Parce que, que le... la voiture le... est indispensable pour les gens qui n'ont pas <rire> beaucoup d'argent et qui sont obligés d'aller un peu partout avec leur bagnole tout le temps, tandis que pour les gens qui vivent aux Champs-Elysées et ailleurs, tu ils ne s'inglutinent pas autour de leur domicile alors, avec leur voiture. Alors, donc c'est pas logique ce que vous dites parce que ça voudrait dire qu'il y aurait plus de places qui se libèrent dans les quartiers où les gens ont besoin de leur voiture plus souvent et, et que dans les quartiers où les gens ne prennent pas leur voiture elle resterait garée donc non, y non, il y aurait moins y a de places. Ils ont des parkings dans les beaux quartiers. Ils ont des parkings dans les dans les quartiers qui sont qui sont dits populaires. Il n'y a pas de place bon, à, partir, ouais, à partir de... de C'est intéressant, partir... de... intéressant aussi, ça <rire> oh, Il n'y a plus de quartiers populaires à Paris. <rire> Les quartiers populaires, ils sont oh, dehors Paris. Mais Pierre, où est-ce que vous avez accumulé <rire> toutes ces idées <rire> Mais ce sont des, ce, ce sont des vraies idées. C'est du vécu. Vous euh. devriez faire un almanach des idées reçues <rire> à la con. <cour. rire> Mais là, il a ses clés de voiture. Où est-ce que vous êtes garé, Pierre Bon, ah, vous voyez que vous êtes venu en voiture Mais oh, tu peux avoir tes clés de voiture, il y a les clés d'appartement aussi sur les, les clés de voiture. T'as ouais, pas que des clés, clés de il voiture. Faut, il faut pas leur dire, ils vont se moquer de moi. Euh, oui, <rire> mais je comprends ce qu'il dit en plus. Ah oui. Je, oui, je suis d'accord. Bon, voilà. Quand nous tu vas aux Champs-Elysées au cinéma le soir, tu trouves de place. Si tu vas dîner chez des amis rue des Pyrénées, tu ne trouves pas de place. Et pourquoi tu irais pas voir un film rue des Pyrénées <rire> Au contraire. <rire> Non, c'est surtout qu'il y a beaucoup de bureaux aussi dans, voilà. le, dans ce quartier-là. Voilà. Je ne suis pas sûr que ce soit intéressant non, cette mais conversation. Non, mais j'aime beaucoup cette conversation. Mais Astor-là, par exemple, là, les gens sont sortis du bureau. Il n'y garer... pour... a pas de parking, il y aurait des Pyrénées <rire> C'est une conversation qui passionne les gens. Oh <rire> moi, moi, je m'inquiète pour l'audience. <rire> je ne veux pas tarder à me cancer. <rire> je, suis mal... je, suis... je suis en double fil. <rire>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 Décathlon c'est aussi la joie des sports d'été, des virées en kayak, des randos ensoleillées, de prendre la vague parfaite, de se sentir libre, de se lancer en VTT dans une forêt ombragée, de pouvoir partir. Ah oui ça on adore. En ce moment, profitez des bons plans chez Décathlon. On adore les réductions jusqu'à moins -60%. Rendez-vous chez Décathlon. Écoutez l'effet d'un arrivage anniversaire trop fort Brico Dépôt.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 Le Grand Jeu RTL de l'été Eh bien ça y est, nous avons notre future gagnante Puisqu'il s'agit de vous Pauline Nous vous avons en ligne Bienvenue sur RTL Bonjour Virginie Comment allez-vous Très bien Vous avez joué par le 3210 ou par le SMS Par le SMS Ah donc c'est votre SMS qui a été tiré au sort J'ose pas vous nous dire que vous êtes en vacances Puisque vous êtes maraîchère agricultrice Donc c'est la pleine saison Exactement Et vous cultivez quoi Alors moi je cultive essentiellement des produits bio, donc mmh. euh, là c'est la saison des tomates, ah, oui. bio, euh, et puis des concombres, des aubergines, des poivrons, etc. Bah oui, les fruits et légumes de l'été, saint etienne voilà. du temple dans la Marne, c'est ça C'est ça, oui. Bon Pauline, euh, petite distraction, petite parenthèse radiophonique qui vous sort de votre champ pour euh, peut-être gagner un iPhone 10 ou un iPad, euh, c'est des chouettes cadeaux quand même, hein Ah oui, très beau. <rire> vous savez, vous avez à choisir entre Christine Kelly, que vous allez retrouver demain matin pour son émission Essie, ou encore Louis Baudin pour l'émission élémentaire bah demain aussi à 13h. Lequel va vous annoncer votre cadeau On va le savoir tout de suite, Christine ou Louis Louis Baudin. Ah ben on va entendre, on va écouter Louis. Il est l'heure de découvrir ce que vous venez de gagner un iPad de 128 Go de chez Apple. Bravo, félicitations. Est-ce sympa? Ah oui, ils sont contents. Mon mari qui va être heureux. Ah Oui, parce que vous allez lui donner carrément, vous allez lui prêter plutôt, on va dire. Non, mais on est totalement Apple chez nous. Donc ah, on est bon. très content. Bon, vous croquez la pomme, c'est normal pour une marque voilà, chère. Exactement. Pauline, je vous embrasse et puis merci d'être à l'écoute de RTL. À bientôt puis bon courage merci. Hein, pour le travail. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. au revoir, Continuez de vous inscrire au 3210 ou par SMS au 74900 avec le mot-clé « été » pour jouer au grand jeu RTL de l'été. Demain matin, euh, ce sera à peu près vers 8h58, dans RTL Matin Week-end avec Bernard Poiret. Le grand jeu RTL de l'été.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 moins cher des trois et remboursé. Modalité et liste des magasins ouverts demain sur carrefour.fr. Pour votre santé, bougez plus. D'abord vos corps qui se séparent Seul dans la lumière des phares, t'entends chaque fois que tu respires, comme un bout de tissu qui se déchire, et ça continue encore et encore. C'est que le début d'accord, d'accord. L'instant d'après, le vent se déchaîne. Les heures s'allongent comme les semaines. Te retrouve seuls assise par terre, à bondir à chaque bruit de portière, mais ça continue bord et encore. C'est que le début d'accord d'accord. d'avant, les mêmes endroits deux fois trop grands t'avances comme dans des couloirs tu t'arranges pour éviter les miroirs mais ça continue encore et encore c'est que le début d'accord, d'accord quelque chose vient C'est à ça, pourrait que tu l'oublies à longueur de journée. Dis-toi qu'il est de l'ordre côté du pôle Dis-toi surtout qu'il ne reviendra pas. Et ça te fait marrer les oiseaux qui s'envolent. Les oiseaux Qu'il te reste un peu de son parfum sur ta veste tu avais dû confondre les lumières d'une étoile et d'un réverbère mais ça continue encore et encore c'est que le début d'accord d'accord et ça continue encore et encore c'est que le début d'accord d'accord Encore et encore à écouter en boucle, c'était Francis Cabrel sur RTL. Voilà, c'est le dernier rendez-vous avec les grosses têtes de l'été de Laurent Ruquier. Et Bernard Poirette vous présentera à 18h RTL soir. Son invité sera le porte-parole du ministère de l'Intérieur Frédéric de la Nouvelle. À 18h30, le club Jalabert et Christophe Paco seront à Chartres pour résumer cette septième étape du Tour de France. Et puis à 20h, le club RTL Mondial 2018. Une question pour Madame Danielle Ricourt, qui habite qu'enfin, en Carambeau, c'est dans le Nord, pour ceux qui l'ignoreraient. Brigitte, Catherine, Virginie, Pascaline, Séverine, c'est ainsi que ça plaît, mais ça plaît quoi Les derniers ouragans ou les dernières tempêtes avant Erika Comment vous avez pu trouver ça Parce que je suis pas con. Euh, c'est ah, pas, pas, pas ça du tout. Bah non, évidemment. Ça <rire> va... Ce serait bien trop facile. Tout le monde sait qu'on donne des prénoms aux tempêtes, bien, aux ouragans. Brigitte, je... Pascaline. Brigitte. Pascaline, Catherine, Virginie ou Séverine Ce sont des marques de pub Non C'est les dernières ah. pensionnaires de chez Madame Claude Non <rire> C'est un même... Un... Attendez, attendez, ça, ça m'intéresse, euh, parce que Pierre, quand même, je ne savais pas que vous étiez allé chez Madame Claude, racontez-nous Non, mais on, on peut connaître les noms sans y aller oh, <rire> Et on peut y aller sans consommer Oui. C'est ah. les prénoms d'animaux Oui, c'est les prénoms d'animaux, tu sais bien Sévrine, Virginie. <rire> Brigitte, oui. les Alors, oui. je vais vous dire tout de suite, cher Marcella, regardez-moi bien dans les yeux que ce soit Brigitte, que ce soit Catherine, que ce soit Virginie, Pascaline ou Séverine, ce ne sont pas des animaux. Ah. Ah, bon. Est-ce que ça qualifie autre chose que des personnes Oui, monsieur. Oh. Ah. C'est des objets, alors. Des étoiles, ouais, des, des objets, objets c'est même des gros objets, voyez-vous. Des étoiles. Des étoiles, non. Des voitures, des voitures, non. Que des, climat... chars des chars d'assaut Non. Est-ce que c'est climatique Climatique, non. C'est -ce, -ce, ce sont des avions. Ce des choses qui vont à dans l'espace. Dans l'espace, non. Des avions, non. Est-ce qu'il y, bateaux, y en a qui des... des trains Des trains Des trains, non. Ah, des michelines. Mais on se rapproche. Des, des métros. Tgv, de des métros. Tgv. Alors, des michelines... Les Thalys Les Thalys C'est les noms des Thalys Quoi, c'est les noms Et des ben, Thalys Eh ben, il y a Brigitte, il y a Catherine, oui, elles voilà. font Bruxelles-Paris. Eh bien, aujourd'hui, je monte dans Brigitte. <rire> dans Mais je trains. Mais je descends à Séverine. J'aurais pu vous donner 11 noms. Mais là, oh. j'ai choisi de vous en donner 4, 5. Ça suffisait. Ah, c'est pas les, les, les, les, les dames qui font la voix de la SNCF Non, non plus. Les dames pipi Non plus. <rire> qui, qui se... Là, mais non, ce ne sont pas des femmes. Ce n'est pas quelque chose qui est dans les marchés, que ah, les particuliers peuvent si, acheter. Ce sont des dames pipi. Tu n'as pas d'hommes pipi, non, quand même. Non, ce ne sont si. pas des femmes. Les, noms, les prénoms ne sont pas... Tu connais, connais des hommes les... pipi, toi Qu'est-ce que tu <rire> vas te dire le... le père d'un compagnie de monsieur pipi. Mais <rire> <rire> Il boit de la bière il n'arrête pas. <rire> à la maison, on l'appelle Monsieur Pipi. <rire> tu ne me l'as pas, pas présenté. Mais ce sont des gens qui sont dans les commerce. En hein. attendant, il vous reste 30 secondes pour tenter de retrouver ce que c'était que Brigitte, Catherine, Virginie, Pascaline et Séverine. Mais ce sont des choses qui sont dans les commerces. Les ballons, ça se vend pas dans le commerce. Un objet de sport Non, non, non. non Est-ce que c'est un hasard que ça se termine beaucoup par « in » Non, parce que non, parce que Brigitte, vous voyez, par ah exemple… Ouais. Euh... c'est vrai, euh, <rire> des nouveaux quartiers. C'est lié au train, quand même. C'est pas loin du train. Il ah, y a un ouais. rapport avec le tra avec les transports des personnes. Avec le transport de personnes, Ah mais... non, c'est le nom de code des gares. Non. Ouais, c'est ça. Tu pars par où à Lyon Gare Séverine. Brigitte. Ah, les dernières euh, machines à vapeur qui tiraient les voitures. Du L tout. Non. Eh bien, écoutez, voilà, 300 euros pour Daniel Ricourt de Canfin en carambeau je ah, crois. Ah ben, tant, tant mieux pour lui, le pauvre habité à Canfin en carambeau C'est une dame, Daniel. Ouais, pas tant oh, mieux pour elle. Pauvre. Et alors, je vais vous dire que Brigitte... Ah, Catherine, Virginie, Pascaline, Séverine, c'était les noms des tunneliers qui ont creusé le tunnel sous la mort. Oh. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un tunnelier C'est une bah, grosse machine machines, qui oui, tourne les comme machines ça qui les grosses là, carottes. Mais pourquoi elles ont des noms de femmes C'est dégueulasse Comment ça Bah pourquoi c'est pas Roger, Pierre... Euh... Jean-Marc Thibault Mais non, mais parce que c'était Elles ont servi à creuser à le tunnel sous la manche, vous voyez et on Enfin, a... j'aime pas du tout la symbolique. Je vois pas ce qu'il y a de choquant non, ce qu'on ouais. est des prénoms féminins, des tunneliers non. qui ont réalisé quelque chose que... Mais ça pénètre, alors ça devait être masculin, ouais, non ça pénètre. Ah ben oh, voilà Tu vois que t'es d'accord avec moi C'est pas que ça pénètre, ouais. ça te défonce <rire> Tu lui parles de 40 G entraînement. Ça défonce. Ça euh, un éboulement. Euh. Ça dépend si c'est un gros de J'ai déjà pris le rostar, j'imagine, Jamais. C'est pas vrai. Jamais. Alors je vous emmène à Londres. Oh, allez, dis donc. Ah, ouais. Et Nous aussi on peut aller, vous êtes quoi Ah ben non non, je juste emmène Marseillais là à Londres. Ah. Et, et, ouais, tous on... les, et tous les deux je vous ferai visiter, c'est que c'est la capitale de. de non, je suis allé mais en avion. En avion, jamais un train parce que je peux pas, je n'ai avion Alors l'avion, on est pas. passé sous le tunnel, un moment non Vous voulez bien venir <rire> avec moi et on me traîne une bombe. Mais la bombe, c'est toi. Ah oh, merci. Je te montrerai ma petite mèche. Je lui ai promis que j'allais l'accompagner acheter des lunettes. Alors c'est pour ça qu'il il fait gentil avec moi maintenant. Comment ça, il fait gentil avec vous <rire> Elle me oui. parle comme si j'étais son chien. Hein oh le gros nanard, il fait gentil avec moi. Il arrive encore il va le baiser. Il la queue. <rire> Il arrive encore... Attendez, attendez, la ce qui m'intéresse, c'est que, euh, je veux savoir si c'est vrai, elle, elle, elle vous a accompagné pour acheter... Non, vos... je vais l'accompagner. Elle m'a promis de m'accompagner acheter des lunettes. Sur une adresse donnée par mon, mon ah non, Marie. Ah non, non, non non, pas du tout. Une adresse trouvée par moi, excuse-moi. Mais toi, tu t'en un fou parce que tu n'as aucun goût. Bernard est beaucoup plus sensible à ça, c'est pour ça qu'il veut que je l'accompagne. Ouais, Donc, il veut que tu l'accompagnes, tu ah, lui as proposé d'y aller. Il, a... oui. il a fini par dire oui. Quoi. <rire> oui. Attendez, je comprends pas pourquoi il a besoin d'acheter des lunettes puisqu'il en a. Des... Parce qu'il faut des lunettes qui le mettent en valeur. Ah, Ça, avec... Ça va être <rire> dur. <rire> il, faut des... il faut des lunettes. De je, de je comprends qu'il f... Je comprends qu'il faille trouver une bonne adresse. <rire> ah, il, faut, il faut des lunettes non, de, de... chiottes avec Marcelin, c'est plusieurs paires. Hein. <rire> Ça alors. Ah oui, je vais l'accompagner. J'adore accompagner les gens à acheter des lunettes. Ah oui. Les slips, tu fais pas. Parfois j'ai l'impression d'être la duchesse de Windsor. Pourquoi Je sais pas, parfois j'ai l'impression d'être élégante. Et tu te réveilles après. <rire> ah 55% des cambriolages ont lieu entre 14h et 17h à la vue.